Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Khayseur Islam bienvenue donc à une nouvelle nouvelle séance de notre série sur le tawhid sur le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui inchallah c'est la 9e séance et aujourd'hui باذن الله سبحانه وتعالى on va parler de certains points certains concepts très importants Parce qu'on va parler surtout de ce qui a trait aux, aux émotions, la relation entre certaines émotions et le concept de tawhid. On va voir ici que le tawhid, c'est aussi les actions du cœur, comme on va le couvrir aujourd'hui, Inch'Allah, Avant cela, on a euh, mis beaucoup d'emphase, on a donné beaucoup d'exemples, on a couvert beaucoup de parties ici qui traitent soit du tawhid ou bien du shirk, qui sont pratiques, c'est des actions qu'on peut voir, comme la magie, ou bien parfois c'est des... C'est des paroles, ce qu'on dit. Mais maintenant, taala, pour un certain temps, on va se concentrer sur certaines émotions, ou bien ce qu'on appelle plus euh, plus précisément « amal ou al-qloub », les actions du cœur. Et que même les actions du cœur, ça peut être quoi Soit « tawhid » ou bien « shirk ». Tout comme ça peut être quelque chose de neutre, comme on va le voir, incha'Allah, avec « Avec des exemples. En passant, quand on parle du cœur ici, les ulama, euh, peut-être on peut dire c'est une distinction un peu académique, que ce n'est pas le cas vraiment dans la réalité, ce n'est pas si bien sûr scindé que cela. Mais les ulama, ils font la distinction entre « aqwalul qalb » ou « af'alul qalb ». Les paroles du cœur et les actions du cœur. Les paroles du cœur, c'est ce qu'on appelle habituellement « la aqidah », les croyances croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala croire en l'existence des malaïka des anges alayhi salam ainsi de suite ça c'est les paroles du cœur al-qalb mais il y a aussi quoi les actions du cœur a'mal al-qalb comme l'amour d'Allah azza comme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que comme la confiance en Allah ce c'est des points qu'on va couvrir aujourd'hui donc commençons avec l'amour al l'amour Ça veut dire, bien sûr, l'amour d'Allah Azza wa monte, qui est l'un des principaux fondements ici du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de parler de ce qui est contraire à l'amour d'Allah subhanahu <sky> wa ta'ala. <térmé> <corné> Est-ce que l'amour a une seule forme La réponse est que non. L'amour a plusieurs formes, ça veut dire... L'amour ici a plusieurs a plusieurs raisons, plusieurs raisons d'être, plusieurs causes. Habituellement l'amour, il a une cause, quand par exemple tu peux aimer quelqu'un parce que c'est ton père. Tu aimes ton père. Pourquoi tu l'aimes C'est parce que c'est ton père. À la كل الأحوال, pas peut-être que ton père ne partage pas la même vision que toi, les mêmes idées que toi ainsi de suite, mais ça reste ton père. Tu aimes quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi, qui ne vient pas de ta famille, qui qui qui Parce que un jour il t'a aidé, il a été là pour toi dans une situation difficile. Wa insanu majboolun ala ma man ahsana ilayhi. L'être humain de par sa nature, il aime quelqu'un qui lui fait du bien. Il aime la bienfaisance. Man abda ilayka ajda ilayka Alors ici, les ulamas, ils disent pour ce qui est de l'amour d'Allah al Il y a un premier niveau de cet amour là qui est obligatoire. C'est requis dans la كي هو قيمه محبه التعظيم والتذلل لامور دو فينيراسيون تعظيم كون اتر لا غراندور на الله عز وجل دونك tu aime Allah subhanahu wa ta'ala pour qui il est tellement il est grand et puissant subhanahu wa ta'ala والتذلل لامور دو ميليتي tout celui qu'on aime qu'on vénère qu'on est, qu est d'accord sur ça tu aimes tes enfants tu vas pas vénérer tes enfants parce que tu es, surtout s'ils sont encore jeunes, tu es plus puissant que tes enfants, tu es plus fort que tes enfants, tu ne vas pas les vénérer, donc on aime Allah Azza wa en le vénérant, et il y a aussi ma un amour d'humilité, la même chose ici, ce n'est pas tout celui que tu aimes, que tu vas quoi avoir cette humilité envers lui. Mais Allah azawajalla on aime avec quoi? Avec humilité. Donc ça c'est un, un amour qui est qui est requis. Ça c'est le noyau de l'amour d'Allah subhanahu wa taala qui fait partie du tawhid. Remarquons ici. Est-ce que est-ce que l'amour est d'un seul niveau selon vous? Est-ce qu'il y a seulement un seul niveau qui est commun pour ce qui est de l'amour? Non. Donc, l'amour, il y a plusieurs niveaux. Et ça, ça va être la même chose pour toutes les actions du cœur. Ok, Concentrez-vous bien sur ce point parce qu'il est très important. C'est la même logique pour toutes les actions du cœur. Et la comprendre, ça nous évite de tomber dans certaines erreurs comme celle de l'Khawar, l'Ijubiyyad, le Mordia ou autre chose. Il y a un niveau tel de chaque émotion, comme pour l'amour par exemple, de chaque action du cœur. Ça, c'est le minimum qui est requis dans Ad-Din. يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ امе الله عز و جل и сон мессager صلى الله عليه Tous les croyants doivent aimer Allah et сон мессager Mais cet amour-là entre les croyants n'est pas au même degré entre la personne Y et la personne X et la personne Z Donc يَزِي دوَيَن قصتُكَمْ pour ce qui est de la foi ça monte et ça descend Mais il y a un minimum d'amour qui est requis, sans lequel quelqu'un n'est pas un n'est pas un croyant, n'est pas un monothéiste. Si quelqu'un dit Ayadun Billah, astaghfirullah », quelqu'un dit moi je n'aime pas Allah, ta'ala Allah, astaghfirullah est-ce que lui il est mu'min? Kafir. On est d'accord sur ça. Quelqu'un dit moi je n'aime pas Rasoulullah, sallallahu alaihi wasallam, Ayadun Billah. Est-ce que lui il est mu'min? Il Moi, je suis musulmane, mais je n'aime pas Rasulullah. » Ça, ça c'est contradictoire. Ça, ça fait pas de sens. n'est pas musulman. Voilà. Donc, tout celui qui est mu'min, qui est mu'ahid, monothéiste, il aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas tous qui ont le même niveau de d'amour d'Allah, et de son messager. C'est pour cela que parmi les croyants, il y en a beaucoup qui vont quoi Désobéir à Allah ou bien à son prophète, qui vont commettre des péchés Commettre des péchés, désobéir à Allah et à son prophète, c'est un signe de faiblesse de cet amour-là, que l'amour n'est pas complet, vous comprenez. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas Allah ou n'aime pas son prophète, sallam, parce que sinon, si quelqu'un n'aime pas Allah et son prophète, C'est un kafir, ce n'est pas un muwahid, ce n'est pas un abid adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Anwa'u l-mahabbati min haytu al -hukm. Quelles sont les principales formes ici de mahabba, d'amour, selon le hukm, selon le, euh, selon le verdict que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Numéro 1, c'est c'est l'amour qui est obligatoire, comme on a mentionné, c'est l'amour ici, le strict minimum qui est requis, ça c'est l'amour qui est obligatoire. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, et de ses prophètes en général, aimer Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer tous les messagers et plus tard, un niveau qui est ultérieur mais qui vient avec ça parce que c'est impliqué par cela c'est aimer les croyants, aimer les gens pieux c'est normal que celui qui aime Allah Azza wa et qui aime le prophète eh bien il va aimer ceux qui obéissent et qui aiment Allah et son prophète ça c'est tout simplement logique c'est normal, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ça Tu aimes Allah wa taala et son prophète wa sain, Le plus que cet amour-là, il est véridique, il est sincère. Le plus qu'il va te pousser à aimer ceux qui aiment Allah et son message C'est de la simple logique ici. Ça, c'est le al C'est l'amour qui est obligatoire. Ça veut dire encore une fois, on parle d'un certain, un certain minimum. D'amour qui permet à la personne de faire quoi D'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui désobéir. En yakuna mina al-mu'minine. Numéro 2. Mahabbatun ja'iza. Il y a aussi une forme d'amour qui est licite dans la religion d'Allah azza wa C'est l'amour halal. C'est quoi cet amour halal-là C'est l'mahabbatu al-tabi'iya. C'est l'amour naturel. Ça veut dire tout amour justifié, qui a une cause quoi naturelle, comme aimer, ses parents comme aimer sa famille aimer ses enfants ça c'est un amour qui est naturel comme on l'a dit maintenant comme aimer quelqu'un qui te fait du bien quelqu'un qui t'a aidé faire cette distinction là elle est extrêmement importante parce que ça nous permet de répondre à certaines questions ici l'une des questions qui reviennent souvent c'est euh, si le mu'min c'est le musulman, il doit aimer seulement les croyants Allah Azza wa Jal et le Prophète وسلم, aussi dans les ahadith nous montre et nous explique qu'il faut aimer Allah Azza wa Jal qu'il faut aimer l'iman et les croyants et il faut quoi détester le kofre et les kafirin c'est le wala et l'bara ou thaku'ura l'iman l'hubbou fillah wal borgdou fillah comme il a dit le Prophète alors quelqu'un va nous dire si quelqu'un il y a un muslim qui a une femme une épouse qui est quoi qui t'habille des gens du livre اهل كتابه حلال ما خياش حلال c'est son épouse mais son épouse n'est pas musulmane elle est kafira واضح alors il veut dire est qu'il l'aime ou il l'aime pas parce est kafira normalement il l'aime mais il l'aime pas pour Allah mais pourquoi est-ce qu'il l'aime normalement comme a mentionné tu n'aimes pas les kafirines pourquoi est-ce qu'il va aimer son épouse Et, c'est l'amour qui est quoi? naturel vous comprenez? donc ici la cause de l'amour n'est pas la même, ici si c'est un amour qui est justifié c'est un amour qui a quoi? une cause naturelle quelqu'un son père il est kafir, wadah, il est kafir mettant pour quelqu'un qui est un converti il est devenu musulman, alors ses parents sa famille ils sont quoi? kafirines dans l'islam, l'islam ne va pas lui dire faut pas que tu, faut, faut plus que tu aimes ta famille vous comprenez? il faut que ton amour pour ta famille il faut qu'il soit enlevé non c'est pas ça ce que l'islam il dit mais ici il y a deux choses pour ce qui est de leur religion de leur croyance le fait qu'eux soient kafirines ils ne les aiment pas en Allah subhanahu wa ta'ala l'amour qui est naturel qui a cette raison qui est dans la fitra les ulama ils donnent même l'exemple de celui la même chose ici Mais tant que toi tu es musulman et tu es malade et là tu pars tu as un médecin qui n'est pas musulman, qui est kafir Et lui, il va te soigner, il va bien te prendre en charge pendant plusieurs années. Et il va te dire quoi Je vais le faire pour des causes humanitaires ou autres. Je le fais gratuitement. Je sais que tu es en difficulté financière et ainsi de suite. Et il prend vraiment bien soin de toi. Est-ce que ta fitra va faire en sorte que tu vas avoir un certain amour pour cette personne Naam, vous comprenez Mais ça, c'est un amour qui est naturel. Ce n'est pas un amour qui est contraire ici au « Al-wala, wal-bara, al-hubwa, al-borsfillah, aimé pour Allah Azza wa Jal et détesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Numéro 3, « mahabbatun muharrama », l'amour qui est interdit. C'est quoi l'amour qui est interdit ?« mahabbatu al maasi wa al-muharramat wa mahabbatu ahliha ». L'amour qui est interdit, c'est d'aimer les péchés, la désobéissance dans Allah azzawajal. Aimer le haram, et aimer les gens du haram, ça c'est quoi? C'est mahabbatun quoi? c'est une c'est un amour qui est interdit dans la religion d'Allah Subhanahu wa Taala. Si quelqu'un il aime le quelqu'un il aime les bars, quelqu'un il aime les gens qui vont aux bars, c'est quoi cet amour là? C'est quoi son hukm dans la religion d'Allah Azawajal? Haram. C'est clair. Aimer le haram, c'est haram. Aimer les gens qui font le haram, c'est... Haram, c'est interdit. Pire que ça, numéro 4, « mahabbatun kufriya »« mahabbatun kufriya » Il y a un mahabbat qui est kufr, qui fait tomber la personne dans le kufr, qui peut même faire sortir la personne du de l'islam, qui est quoi ?« mahabbatu al-kafirina »« mahabbatu al-kafirina wa »« mahabbatu al-kafirina »« c'est aimer les kafirin, les kufars » Aimer leur religion, ok? Aimer les kuffars pour qui ils sont, pour le fait qu'ils soient des kuffars. On parle, on parle pas encore une fois. Il faut bien faire la distinction ici, ok? Parce que sinon, c'est là où il y a des gens qui tombent dans, dans des erreurs et ça va mener vers des extrêmes et des interprétations bizarres et ainsi de suite. On parle pas ici de aimer un kafir, un kafir x y z pour des raisons quoi? Naturelles. Même les raisons naturelles, parfois elles peuvent être haram, ok? Mais c'est pas nécessairement quoi? Je vous donne un exemple. Il y a un musulman pas très pratiquant, pas le meilleur muslim. Il faut que ce soit clair ici. Pas le meilleur musulman. Il aime son ami, son collègue, son voisin qui est kafir. Pourquoi est-ce qu'il l'aime? Parce que l'autre il aide à frauder, à se faire de l'argent facile, mais l'argent quoi? Haram, l'argent interdit. Vous comprenez l'exemple ici? Pourquoi est-ce qu'il aime ce kafir ici S'il l'avait aimé pour sa religion, il l'aime parce qu'il est kafir. Comprenez Il l'aime pour sa religion, pour ses croyances. Il l'aime parce qu'il est kafir. C'est quoi le chukum de ce musulman entre guillemets hmm? Il est kafir, ok Si le si ce musulman entre guillemets pas très pratiquant, il aime son voisin. Kafir pour son kuffar, pour sa religion, pour son din. C'est quoi le jugement de ce musulman triomphé, kafir, ok? Parce que le fait que tu l'aimes pour son din, ça veut dire que tu aimes son din, ça veut dire que tu aimes le kuffar. C'est aussi simple que ça. Mais là non, il aime son voisin kafir parce que son voisin kafir l'aide à frauder pour se faire de l'argent. Qui est quoi? Haram. Donc il la, là, il l'aime pour le haram. C'est quoi le choukme de cet amour? De l'amour, c'est euh, haram. haram. Ok, donc là, l'amour de ce kafir n'est pas kufr. C'est un amour qui est quoi? Haram. Voilà? Right? Donc, l'amour ici, à ce niveau, on parle de l'amour qui est interdit. C'est quoi l'amour qui est interdit? C'est aimer les... Ou bien, on parle ici de l'amour qui est l'amour de, de le coffre. On est passé au, à la quatrième étape. L'amour qui est coffre, c'est quoi C'est aimer les kafirines, mais on ne parle pas d'un kafir nécessairement en particulier. On parle de djinn sous le kafirine, du type de kafirine. Ça veut dire aimer les kafirines en tant que kafirine. Ou bien aimer un kafir pour son coffre. Ou bien aimer la religion des kafirines. Ou bien aimer leur intessor. La même chose ici. Aimer que les kafirines et la victoire aimez ça lorsque les koufars ils l'emportent contre les muslimins ça ça existe beaucoup de nos jours quelqu'un qui aime que les koufars l'emportent sur les les muslimins, vous comprenez c'est quoi le hukm de cet amour c'est koufur, c'est ce, cet amour là c'est quoi c'est du koufur quelqu'un qui aime que les koufars l'emportent sur les muslimins Les caféines en tant que caféines. pas les caféines en tant que autre chose. Je vous donne un exemple. C'est important ici. Ok, cette petite distinction là, c'est important. Il y a quelqu'un qui est musulman. Encore une fois, entre guillemets, musulman, pas vraiment pratiquant, pas le meilleur musulman. Ok, on donne ici parfois des exemples pour que on puisse comprendre. Charles qui est sous l'influence de la drogue. Tu marches, toi, dans la rue, avec ta famille, avec tes jeunes enfants, lorsque lui, il t'agresse avec une arme. Il t'agresse, il te menace, il veut te faire du mal. Et là, il y a un policier, un agent de sécurité qui intervient pour te sauver. Cet agent de sécurité-là, où ce policier, il est kafir. Ok Et là, c'est le seul qui est là. Et l'autre, il est vraiment dangereux. Il est sous l'influence de la drogue. Il est vraiment dangereux et prêt à tout faire. Est-ce que toi, tu aimerais ça que ce policier ou cet agent de sécurité Kinfir l'emporte sur ce musulman ou non? Oui, pour ta propre sécurité, vous comprenez Ça, ce n'est pas une question ici relié. Tu n'as pas aimé sa victoire, tu n'as pas souhaité sa victoire pour son kofr, pour que le kofr l'emporte sur l'islam. comprenez Tu as souhaité la victoire ici, pas parce qu'il est kafir, mais parce qu'il est quoi Policier ou bien il est du côté de la justice ici, de l'haq, de la vérité. Vous comprenez Alors cet amour-là n'est pas kofr. Wadah. Walakins, si quelqu'un aime que le kafir, en tant que kafir, va avoir le dessus va avoir la victoire sur le musulman cet amour là c'est un amour de kouf est-ce que c'est clair non une autre forme ici mahabbatun shirkiyah oui non non taille Na. Il doit faire beaucoup de istighfar, et demander à Allah azza wa jall qu'il le guide subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Waadih. Il y a l'amour, faut faire la distinction ici même l'amour en tant que tel. À l'intérieur de le les ulama ils font la différence entre al-khatarat. C'est quoi al-khatarat Al-khatarat c'est soit hadith an-nafs, cette نفس amara bis-su'a à l'intérieur qui te rappelle ou qui t'ordonne ou qui te donne des idées, ou bien Ça tu n'es pas responsable de ça. Mais ça n'est pas responsable. Mais lorsqu'on parle ici de l'amour ou bien de n'importe quelle autre action du cœur, c'est quoi C'est l'amour qui est confirmé. Ça veut dire que toi, tu vas avec. You go with it. C'est si quelqu'un qui dit, ouais, il est en train de se parler à lui-même. C'est vrai, hein Tu du beau temps. Dans le temps, la drogue, l'alcool et tout. Si jamais je pouvais revenir, si seulement je pouvais... What? Et vraiment, vraiment, il pense vraiment à ça et il... Il, comment comment peut comment on peut exprimer ça y a on dit dans la langue arabe ça veut dire ça part ça avance vous comprenez mais pour toutes les ulama ils disent même pour les autres même pour les autres khatarat, même pour les autres actions du cœur que ce soit les bonnes ou les mauvaises comme pour ال riya ال riya d'ostentation quelqu'un ça lui dit allonge salat il y a des gens qui sont en train de te voir fais une salat plus belle واضح La simple idée, juste une inspiration, l'idée, un petit flash comme ça, tu n'es pas responsable de ça. Parce que ça, ça peut venir soit de Nafs al-Ammara c'est une épreuve d'Allah Azza wa ou bien de Wasawis al-Shaytan. Mais le moment où ça devient quoi? Tu acceptes, tu approuves cela et ça va dans ta pensée, tu commences à développer cette pensée. Là, tu deviens quoi? Responsable. Comme certains ulama, ils ont appelé ça ici al-hamm, et l'a hamma bihi wa hammat biha lawla ar-ra burhana rabbihi. Autre forme ici qui est la 5 qui est muhabbah shirkiyah. L'amour qui est shirk. Donc l'amour peut être shirkiyah quoi? صرف محبه العباده لغير الله, soit donner l'amour de al-ibadah. Encore une fois ici l'amour de ibadah, comme on a dit l'amour prend plusieurs couleurs parmi les couleurs de l'amour, c'est l'amour quoi de qui est l'amour de vénération et d'humilité alors donner cet amour à autre que Allah subhanahu wa taala ça veut dire à une autre divinité c'est quoi ça c'est le c'est le shirk ça c'est du shirk ou ou bien aimer autre que Allah plus que Allah subhanahu wa taala ou autant que Allah azza wa si quelqu'un aime autre que Allah plus que Allah azza wa ou autant que Allah ça c'est محبته شركيه سكيه دوش شركيز است كو سي كلر طيب من الاسباب الجالبه لان نحب الله سبحانه وتعالى il y a des choses qui nous a aimer Allah subhanahu plus a augmenter notre amour Allah azza wajal d'Allah parmi les choses principales c'est de quoi de méditer sur la création et des bienfaits une fois l'être humain ça fait partie de sa fitra dans la nature humaine l'être humain, il aime ceux qui lui font du bien alors le plus grand il n'y a pas quelqu'un qui nous a fait plus de bien que Allah subhanahu wa ta'ala alors le plus que le croyant il est conscient de cette réalité là qu'Allah azzawajal il nous donne les na'ams à chaque instant de notre vie qui nous protège du mal à chaque instant de notre vie subhanahu wa ta'ala qui nous a créé subhanahu wa ta'ala alors On va aimer Allah Azza wa Jal plus. Le fait de ne pas être conscient des ni'mes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal que ça va affecter notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala négativement. Aussi, al-ikhtaar min dhikrillah. faire beaucoup de zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler beaucoup d'Allah azza wa jal et euh, dhikr", le meilleur du zikr, bien sûr, c'est de réciter le Qur'an, c'est de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, c'est normal. Celui qui se rappelle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va affecter son coeur de de la sorte. Nous avons ici un hadith dans Bukhari et Muslim, hadith de Anas, un homme qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit c'est quand l'heure c'est quand la fin des temps alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce que tu lui as préparé pour l'heure Ce n'est pas important de connaître c'est quand l'heure ce qui est important c'est de connaître qu'est-ce que tu as Préparé pour l'heure. Alors, il a dit quoi? مَا أَعْدَتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاتٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا كِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, يا رسول الله, je n'ai pas préparé beaucoup de صيَام et de صلَات et de charité, de صدَقَة. Je n'ai pas préparé beaucoup. Mais j'aime Allah et son messager. Pour que ce soit clair ici, dans ce type de hadith, Cet homme-là, il parle pas. Ah, moi, je fais pas la salade. Ah, moi, je suis pas s'il de Ramadan. Ah, moi, je suis pas. Euh, je paye pas ma zakat, mais j'aime Allah et son message. Non, ça parle ici des actions quoi. Ça veut dire cet homme-là, il est en train de dire, « Ya Rasoulallah, moi, j'ai pas beaucoup de nawafil, j'ai pas beaucoup de qiyam al-layl, moi, je donne pas beaucoup de dents à droite et à gauche, moi, je fais pas beaucoup de jeûne, comme plusieurs personnes font le lundi, le jeudi, et, et, et ainsi de suite. » Mais il dit, « Walakini uhibbullaha wa rasoulah, j'aime Allah Azza wa et son messager. Alors, le prophète, sera alayhi wa il lui a dit quoi ?« Anta ma'aman ahbabta. »« Tu seras avec ceux que tu... » Um, ça veut dire avec Rasulullah alayhi salat wa salam et comme il dit Anas radi ta'ala le narrateur de ce hadith fa farihna yawma farahan shadidan ce jour-là on était extrêmement quoi joyeux joyeux et heureux d'entendre ce hadith du prophète alayhi salat wa salam parce que ça nous parle bien sûr de quoi de la vertu d'aimer Allah azza et son prophète sallallahu alayhi que c'est une très grande ibada auprès près d'Allah subhanahu Allah azza wa jall dit fi al-baqara وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُبًّا لله, سبحانه il nous parle subhanahu wa ta'ala qu'il y a des gens qui prennent avec Allah des andades c'est quoi des andades c'est des partenaires يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ comme ils Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُبًّا alors que les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala encore plus alors voyons c'est quoi le tafsir le tafsir de de cette ayah certains ulama ils ont dit quoi cette ayah qu'est-ce qu'elle signifie elle fait référence au fait que les mushrikien ils aiment leur divinité comme ils aiment Allah azza Comprenez ils aiment leur divinité autant que ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est ce que c'est mentionné dans le bien ici ou dans le mal dans le mal mouchidekin ils aiment leur dignité autant qu'ils aiment Allah subhanahu comme il dit subhanahu wa ta'ala ta lahi in kunna la Allah Azzawadjih nous parle des gens de l'enfer et dit quoi qu'on était dans un égarement qui était évident pourquoi en, en vous mettez au même niveau que le seigneur des univers, que Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire ici, il parle de leur divinité, de leurs idoles. Donc ça, c'est un égarement évident. Si quelqu'un, il aime des idoles, autant qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il dit aussi, « Thumma alladhina kafaru birabbihim ya'diluna. » Ya'diluna, ça veut dire ici, c'est encore une fois, mettre quelqu'un à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. « Taïm. Euh, » والذين آمنوا أشد حبا لله c'est quoi maintenant la deuxième partie de l'aya ou le qoulani mrattaban ala lqouli fi qoulihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbi Allah la deuxième partie de l'aya c'est quoi Allah azza wa jalla nous parle des amours des croyants pour Allah azza wa jalla comme il est que les croyants ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala saxta ulama 16 tafsir dun aya que les croyants ashad plus que toute autre chose c'est clair Ça c'est clair Deuxième interprétation de cette partie de l'ayat, écoutez bien, que les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que les mouchriques, plus que l'amour... Je vais réexprimer ça. Que l'amour des croyants pour Allah azza wa jal est plus fort que l'amour des mouchriquines pour leurs idées. Donc là c'est encore quoi Une étape supérieure. C'est de un... Il faut aimer Allah Azza wa plus que toute autre chose. De deux, l'amour des croyants pour Allah Azza wa est plus fort que l'amour des moucherikines pour leur divinité. Parce que ce sont des fausses divinités que que leur amour à eux ne va jamais atteindre le niveau de l'amour, le vrai amour du tawhid, de Al-Muwahid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans l'autre ayat, dans surat al Tauba 24... Коле, ако баците ви, децата ви, братите ви, жениите ви, семејствата ви, богатствата ви, богатства ви, богатства ви, богатства ви, богатства ви, богатства ви, богатства ви, Abna okom, abba okom... Vos parents, vos enfants... Vos épouses vos demeures, vos commerces, votre argent, votre, euh, vos proches, ainsi de suite. Si vous aimez tout cela plus que Allah Azza wa plus que le prophète sallallahu alaihi wasallam, plus que le jihad fils sabilillah et le sacrifice pour Allah Azza wa ainsi de suite, Alors attendez jusqu'à ce que le amr d'Allah subhanahu wa taala il va venir. Ça veut dire la punition d'Allah subhanahu wa taala, Et les gens, Allah subhanahu wa taala il a dit que ces gens-là, la yahdi Allah Azza wa il ne guide pas les Allah S.W.A. il a appelé ces gens-là quoi les Faisiqin Ça veut dire c'est qui ces gens Encore une fois, c'est ceux qui aiment leur famille et leurs épouses et leurs enfants et leurs parents et leur demeure et leur famille et leur biens et ainsi de suite, qui les aiment plus que Allah et son Месагот САЛАЛЛАХОУ АЛАИХИ УАССАЛАМ. Донат хуајя усити на сурата Аль-Имран. „Колку едните ви сакате Аллах, тогаш ги следете ме. Аллах ќе ви сака и ќе ви омрекува злата. Аллах е Графир и Рајим. Аллах Алазза и Делди. Дие сеју за ме Аллах Субханоу Тааля. Верително. Па, следете ме. Тоа значи следете Асураллах САЛАЛЛАХУ АЛАИССАЛАМ. Lorsqu'il y a eu trop de personnes qui quoi? qui euh, qui exprimaient ou bien qui prétendaient aimer Allah Azza wa combien y a-t-il de personnes dans, dans le monde qui disent euh, « j'aime Dieu » Des millions de personnes, facile à dire, ok ?« J'aime Dieu » Alors Allah Azza wa quoi les a éprouvés ?« Ibtala'hum » subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, قَوْلِبُ بِيقَامَةِ الْبَيِّنَةِ Certains علемоват, ils appellent cetallye quoi Le test, l'épreuve de l'amour. Alors, suivez-moi. Suivez le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'amour, il est véridique, celui qui aime quelqu'un, il va... qu'il aime quelqu'un de façon absolue, pas pour une raison particulière, mais un amour qui est absolu, qui est véritable, il va le suivre. Et il va lui obéir biruni يحبكم الله ال Allah il va vous aimer et il va pardonner vos péchés subبح وت علىشرط المح موفق المححبوب فتحب ما يحب ووت logique ici Charabba la condition de l'amour qui est véritable c'est quoi c'est de suivre celui que tu aimes ça veut dire en d'autres termes tu aimes ce qu'il aime et tu détestes ce qu'il Ça, c'est l'amour qui est complet, qui est véritable. Pas un amour, encore une fois, partiel. Encore une fois, on a dit, dans la vie, il y a un amour qui est partiel. C'est clair Tu as un commerce, un grand commerce, Tu es un homme d'affaires. Et tu as un vendeur que tu viens d'engager que lui, masha'Allah, il se distingue de tout le monde. À chaque jour, il t'amène quoi De gros contrats, beaucoup d'argent qui, qui rentre à travers ce, ce vendeur très spécial. Tu vas aimer ce vendeur. The... Mais ça, c'est un amour qui est quoi partiel c'est un, un aspect bien particulier de la vie. Tu l'aimes en tant que vendeur, c'est pas un amour qui est absolu, mais l'amour qui est absolu ici, si, alors il doit être véritable. Moa'fakatou, elle m'aime, tu aimes ce qu'il aime, tu détestes ce que tu détestes. Vous aviez une question? Comme on a dit tout à l'heure, ça peut ça peut prendre plusieurs formes. Aimer Allah, aimer sa famille plus que l'arz al Si c'est au sens le plus absolu, vous ne parlez pas d'un exemple bien particulier. Allez, salam wa alaikum. Au sens le plus absolu, ça c'est shirk. On a dit, ok, si quelqu'un, il le dit ou il L'affirme ou il en est conscient, il croit vraiment que lui, il aime ses enfants plus que l'Allah wa aime sa famille plus que l'Allah. ça c'est shirk, c'est clair. Il n'y a pas pour que le tawhid, pour que le tawhid soit soit juste et authentique et acceptable auprès d'Allah subhanahu wa taala, il faudrait que la personne soit consciente et qu'elle s'engage dans son cœur à aimer Allah subhanahu wa plus que toute autre chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute autre chose. Maintenant, si vous parlez d'une forme bien particulière de l'amour, quelqu'un pourrait, dans tel cas particulier, prouver que, ah, il a préféré ses enfants sur Allah Azza wa Alors là, on va voir c'est quoi la raison. Si la raison de cet amour pour mes enfants, de cette préférence pour mes enfants, pas la raison plutôt, mais on va voir la conséquence. Si ça m'a Pousser à faire quelque chose de macabre, de détestable, ou bien à délaisser quoi les mustahabbat, les choses qui sont souhaitables. Ça veut dire quelqu'un, on lui a dit, euh, achi, va faire salat sunnah. Tu viens de finir salat Il a fait l'obligation ici. Il a fait l'obligation. On lui a dit, Yaqi salat Il a dit non, je vais aller jouer avec mes enfants. Et il a délaissé quoi salat asuna As il n'a pas fait salat asuna salat asuna est-ce qu'elle est obligatoire est-ce qu'on peut blâmer une telle personne non est-ce qu'on peut lui dire toi tu aimes tes enfants plus que Allah azzawajal"? non non on peut pas on peut pas on peut pas exprimer de cette façon ok que ça implique ça impliquerait que entre tout ça oui comme il est en train de citer ici que on est presque dans le shirk ou autre chose par contre oui on peut dire que l'amour ici n'a pas Que ton amour pour Allah Azza wa n'est pas, quoi N'est pas complet dans le cercle du souhaitable. Regardez. Il y a Al-Kamal. Il y a trois cercles. Trois cercles ici. Pour toutes, ça c'est pour toutes les actions du cœur. Premier cercle, c'est le noyau de chaque action du cœur. Chaque action du cœur, on ne peut pas avoir de iman, de tawhid, s'il n'y a pas un certain minimum ici. Il un noyau de chaque action du cœur. Comme Aimer Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme Non, non en termes d'action du cœur ici. Craindre Allah, sallallahu wa sallam, avoir confiance en Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de ça tout à l'heure, incha'Allah, ok Donc, ça c'est un minimum requis. S'il n'y a pas ce noyau, il n'y a pas de iman Quelqu'un qui dit ou qui croit dans son cœur sans le dire, qu'il ne craint pas du tout Allah, ça c'est quoi? Kafir. Ça c'est pas un muslim. Est-ce qu'on est, est, qu est, qu est d'accord sur ça? Après ça, il y a le deuxième cercle fondé sur le premier noyau, qui est quoi? L'obligatoire. Et lui aussi, Yazid wa Yanqus. Même ici, ça va quoi? De zéro jusqu'à... 100 on va dire peut-être pas le zéro si on inclut ici le noyau mais de quelque part jusqu'à jusqu'à 100 Et entre ce ce petit noyau et le 100 il y a qui Il y a les désobéissants ceux qui commettent des péchés majeurs et ceux qui euh, prennent de la drogue et ceux qui veulent de l'argent et ceux qui font un zina et ceux qui font un riba ainsi de suite chacun selon son degré de iman pourquoi parce que celui qui a vraiment l'amour ici complet d'Allah subhanahu wa taala on parle de l'amour qui est obligatoire qu'est-ce que cet amour-là il va faire il va l'empêcher de désobéir à Allah azawajal c'est clair Est-ce que ça c'est wadah Donc ça c'est l'obligatoire. Celui qui arrive à avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce 100% là qui est obligatoire, qui est requis, les kamali, iman pour que l'iman soit, alors lui, janna, incha'Allah Azza C'est ça, C'est ça les personnes que Allah Azza wa Jal parle du bien de eux. Innamal mu'minounah, les mu'minines, les mu'minines, ils vont avoir les mu'minines. Ça c'est les vrais mu'minines. Wadah Après cela, il y a un troisième cercle qui est quoi Qui est le le plus al-mustahabb Ça c'est quoi d'allah Ça c'est là où on, on entre dans le domaine de l'ihsan, la bienfaisance. Et ça c'est quoi sa limite Il Y a pas de limite, ok Parce que en théorie, la limite, le, le meilleur exemple d'un être humain, c'est les prophètes, Allahu Mais pour nous, on va jamais même approcher le niveau des prophètes dans leur amour d'Allah subhanahu wa taala et ainsi de suite. De ce fait, il ne faut pas apporter des réponses, comme on a dit. Si on parle de façon, si on parle du noyau en tant que tel, quelqu'un il dit ou il croit, moi j'aime mes enfants plus que Allah ta'ala ou an qui le dit vraiment comme ça qu'il l'exprime dans la vie, comprenez. Oui, moi j'aime Allah, mais moi j'aime ma famille, mes enfants plus que Allah ya c'est clair. Mais si non, comme n'importe quel vrai mu'min, il aime Allah Azza wa Jalla et son messager avant toute autre chose. Mais si il y a un manquement ici, ok, ah j'ai pas fait sa lettre » alors on va lui dire, on va pas lui dire arrête, ah, tu n'as pas fait sa sunnah parce que tu aimes tes enfants plus que Allah. Alors toi tu n'es pas, toi tu es comme les moushrikin, ils aiment euh, leurs enfants comme Allah, ou ils aiment leurs idoles comme Allah Azza wa Jalla ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ici. Ton amour qui est quoi L'amour qui est optionnel le plus ici, il n'est pas le le plus idéal, le plus le plus élevé. What? Si quelqu'un ici, il va dire, riba c'est haram. Je sais que riba c'est haram. Riba, on ne peut pas faire riba, c'est interdit. Euh, c'est pas. Mais tu sais quoi, mes enfants, ils veulent vraiment que je leur achète une maison avec une piscine. Mes, mes pauvres enfants, ils n'ont pas de piscine. Ils voient que tous les voisins, ils ont une piscine. Alors entre les deux, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté la maison avec piscine en, en, en utilisant quoi de Il a désobéi Allah Azza wa Alors ici, ton amour pour Allah, il est quoi Il est incomplet. Il est sérieusement incomplet Et tu as un peu un peu d'amour ici pour tes enfants qui prend de de l'espace de l'amour que tu devrais dédier à Allah Subhanahu wa Taala. Donc il y a pas de il y a pas de réponse ici mathématique que soit tu aimes Allah ou tu aimes tes enfants nécessairement. Ok C'est plus ici de comprendre la dynamique de l'imane dans le cadre ici des actions du cœur. طيب عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله الله لا يؤمن حتى من الله صحيح البخاري صحيح que nul parmi vous ne va être mu'min, ne va être jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que waledihi, que ses enfants et waledihi, et son parent ainsi que anasi, et tout le monde. On doit aimer le prophète plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que, plus que tout le monde. Si c'est le cas pour le prophète, que pour avoir le vrai iman, il faut l'aimer plus que nos enfants, plus que nos parents et plus que tout le monde. Alors imaginez l'amour qu'on doit avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus plus grand que notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est normal parce qu'Allah azza wa jalla c'est lui ربنا notre seigneur subhanahu wa ta'ala. Fi Sahih al-Bukhari aussi dans l'autre hadith de Sahih Bukhari Omar radi Allahu ta'ala il a dit une fois au prophète وسلم, il pense qu'il est en train de dire du bien quelque chose de spécial qu'il okay? a dit à rasul Allah la anta uhibbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi j'aimerais te dire que je t'aime plus que toute autre chose à part moi-même comprenez il veut ici exprimer son amour pour le prophète alors il a dit le prophète sallallahu alayhi wasallam la Il dit « Non, non, non, non, par Allah, non, non, c'est pas comme ça. C'est jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que ta propre personne. Tu dois m'aimer plus que ton amour pour toi-même. » Alors, il dit « Omar » anhu Fa-innahu al-āna wa-llāhi la-anta-ahabbu ilayya min-nafsi. »« Ok, ya Rasulullah, alors je t'aime plus que j'aime ma propre personne. » Il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Al-āna ya Umar »« Maintenant, » Ya ça veut dire maintenant ton iman il est complet. Pour il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Waadih? Na. Wa lahuma kadhalik d'un autre hadith rapporté par Boukhari Muslim, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Salatun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois choses, trois composantes de par lesquelles on trouve halawat al-iman, la bonté de la foi, la bonté de l'iman, pour goûter à halawat al-iman, la bonté, l'expérience de la foi en quelque sorte. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « An yakoun allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma » D'aimer Allah azza wa jall et son prophète et son messager plus que toute autre chose. « Wa an al mar'a la yuhibbuhu illa lillah » Et qu'il aime la personne, il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a jusqu'à maintenant quoi? Deux composantes. C'est quoi les deux composantes? Pour goûter à l'expérience, à, à la vérité de la foi. De l'Iman. Et les aimer Allah azza wa jalli sont son messager alayhi wa ala, plus que tout le monde. La deuxième c'est quoi? Aimer les autres. « Ne les aimer », ça veut dire arriver à un niveau où la personne commence à aimer d'autres personnes seulement pour Allah azzawajal. « Wadih. »« Am yuhibbalma'ala J'aime pas telle personne parce qu'elle m'apporte de l'argent, parce qu'elle m'apporte des masalih, parce qu'elle fait partie de mes proches, de ma famille, et ainsi de suite. » Non, tu aimes des gens seulement pour Allah Taala, Parce que tu penses et tu considères qu'ils aiment Allah azzawajal. Et tu penses ou Allah Ta'ala a'lam que Allah Azza wa Jal, il les aime. Les anna dhahirahum, de par leurs apparences, ils ont l'air d'être des gens qui sont pieux, qui craignent Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qui aiment Allah Azza wa Jal, ils sont messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa an yakraha an yarji'a al kufri, et qu'il déteste, et qu'il haïsse revenir... Vers le kufr, ça veut dire revenir, tomber du islam vers le kufr, tout comme il déteste qu'on le jette dans le feu. Ça veut dire l'idée de quitter l'islam et de revenir vers le kufr, c'est comme quoi C'est comme l'idée d'être jeté dans le feu, comprenez Si la personne, elle arrive, ça veut dire ici, elle voit, lorsque quelqu'un, il déteste revenir vers le kufr, tout comme il déteste être jeté en, dans, dans les feux, qu'est-ce que cela vous indique Qu'il craint la Zawjel et qu'il connaît aussi quoi là gravité le danger du coffre. Alors ici si l'importance bien sûr encore une fois il n'y a pas de islam véritable si la personne quoi ne déteste pas le coffre et ne voit pas et ne perçoit pas la vérité et le danger du coffre. Les muslimines aujourd'hui, plusieurs muslimines qui pensent que le kufr c'est juste un autre choix, ok, c'est juste euh, islam ou kufr ou euh, des couleurs qui sont différentes, ça ce n'est pas du islam, ce n'est pas ça le tawhid d'Allah Azzawajal, ce n'est pas ça le, le iman. Le iman ici c'est quoi C'est de réaliser, de ressentir le danger, Iyadam Billahi subhanahu wa ta'ala, du kufr et de ce fait, celui qui ressent le danger du kufr, qu'est-ce qu'il va faire en termes d'action Tout faire pour rester le bon chemin, pour rester sur le bon chemin, et tout faire pour éviter le, le coffre. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, ce, vu qu'en tant qu'être humain on connaît le danger du feu Tout le monde connaît le danger du feu. On n'a pas besoin de prendre des, des, des cours, d'être convaincu par le danger du feu. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce feu-là De feu de dounia On parle du feu de Dounia Ben, on, on s'approche pas, ok On prend des mesures. On, on ne s'approche pas habituellement des situations qui quoi Qui sont très proches du feu d'un incendie ou de, ou de flamme ou autre chose de loin on veut s'éloigner on veut prendre toutes les mesures la même chose celui qui crève vraiment le coffre eh bien il va prendre il va s'éloigner du coffre il va s'éloigner du coffre et il va vraiment prendre ça comme un comme un danger qui est qui est certain et qui est sérieux etant c'est quoi la vérité ici de C'est quoi, quoi la bonté de l'Iman? Ils disent les uléma, c'est l'expérience que Allah subhanahu wa taala il donne, qu'il te donne dans ton cœur, qui est quoi? Qui est l'expérience de euh, sentiment de paix et de at-tama'nina de tranquillité et de al inshirah ça veut dire se sentir ici dans Dans le confort interne que Allah subhanahu wa ta'ala la sérénité que Allah azza wa il donne à la personne subhanahu wa ta'ala c'est ça ce qu'on appelle halawatu al-iman pour goûter à la bonté de la foi encore une fois il faut passer par passer par ces trois éléments que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a mentionné vous avez une question oui Entre autres, ok, entre autres. Comment ne pas approcher le coffre Comment ne pas approcher le coffre Eh bien, c'est, comme vous venez de mentionner ici, c'est de ne pas, quoi, prêter écoute à des que okay, Vous allez trouver quelqu'un sur Internet, il y en a plein des gens comme ça. Euh, quelqu'un va te faire vidéo. Pourquoi j'ai quitté l'islam okay, Des gens comme ça, habituellement reçoivent beaucoup d'argent, funded, il y a des gens qui vont les recevoir, qui vont leur donner des papiers, des visas à l'extérieur, vont voyager à travers le monde, des conférences et tout pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi j'ai quitté l'islam? Ok, quelqu'un va dire, ça c'est, staghfirullah, il a quitté l'islam, je vais l'écouter lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ainsi de suite, ok? Non, pourquoi non? Le doute. Est-ce que c'est seulement le doute? Peut-être tu oui, es ah, en général c'est pas. En général, ces gens-là qui qui vont te dire pourquoi est-ce que je vais quitter, pourquoi est-ce que j'ai quitté l'islam, c'est pas des gens qui vont t'amener vraiment des doutes. C'est pas des gens qui ont ici une construction qui est quoi, rationaliste ou des gens très instruits ainsi de suite. Peut-être pour Hawam ou le musulman, des gens vraiment. Des gens vraiment... Aux, euh, comment on peut dire ça Connaissance de base, de base de l'islam. S'il va entendre un tel discours, ça va être des chebouhats pour lui, des doutes peut-être. OK Mais en général, c'est plus quoi C'est plus... Euh Euh, mon père, il nous obligeait à faire telle chose, et après ça, mon frère, il faisait ça à mes sœurs, et ils étaient quoi je, Ils étaient racistes ou ils étaient sexistes ou je sais pas quoi. Et après ça, j'ai vu des gens qui étaient barbus et malgré ça, ils disaient des mensonges. Alors un jour, j'ai dit, je vais, euh, je sais pas quoi. Ou j'avais un problème, je suis tombé malade et j'ai fait des prières et Allah il m'a pas répondu. Allah il n'existe pas. Ok, des trucs comme ça. Wa lakin, c'est pas vraiment, c'est pas une question seulement de doute. C'est une question de quoi ici Ok, ça c'est autre chose. L'audience. La question, on parle ici dans le contexte pour toi-même. On parle pas de l'audience. On parle ici comme la elle a posé la question pour ce hadith. ici. Pourquoi? Tu dépenses l'argent. Problème, Problème de cœur. Ok. Ça a fait affecte le cœur, ça affecte, regardez, même si celui qui te parle, tu le sais qu'il est en train de te dire des mensonges. Tu es devant un menteur. Lui donner, lui prêter écoute, ça affecte ton cœur. Celui qui dit le contraire ne connaît pas la réalité de quoi? De la nature humaine l'être humain, il est très faible, il est vulnérable, tout être humain, même celui le plus intelligent sur cette terre, le plus tough sur cette terre, le plus, il est quoi Vulnérable, il ne suffit que quoi Un petit moment de faiblesse pour que le cœur quoi Il laisse un petit espace d'entrée et des idées ou des émotions vont entrer, vous comprenez Si je suis un menteur, moi je te dis un mensonge, c'est pas vrai, mais à chaque jour que je te vois, moi je te dis à chaque jour que je te vois, à chaque jour on se voit, T'es pas quelqu'un d'intelligent. Des personnes comme toi dans ce monde, on on on n'en veut pas. Tu es un voleur. Tu es telle chose. À chaque jour, je te dis là le même discours. Même si toi, alhamdulillah, tu es un, tu es instruit et tu te connais bien, ok? Ou tu as un projet, tu as un projet ici de commerce ou autre chose ou tu as une famille et moi toi alhamdullah tu le sais tu as fait tes calculs tu as expérimenté ça marche très bien alhamdullah mais moi à chaque jour je te dis ton projet ça n'a pas d'avenir c'est pas des gens comme toi qui vont avoir le le succès c'est pas un projet comme ça qui va qui va réussir je te dis ton projet il est voué à l'échec si je te répète ça à chaque jour qu'est-ce qui va arriver est-ce que ça est-ce que ça va t'affecter ou non Et tu prêtes écoute, tu m'écoutes, c'est pas comme Non, tu prêtes écoute, tu te concentres et tu tu tu deviens mon audience, tu vas bien m'écouter. Qu'est-ce qui arrive Ça va t'affecter pas sur pas au niveau quoi cognitif ici rationnel, mais au niveau qui est émotionnel qui est habituellement plus difficile ici à contrôler, à maîtriser, parce que des idées, je peux remarquer, ah mes idées ont changé, il faudrait que je vérifie, il faudrait que je demande conseil. Mais mes émotions, c'est pas toujours que j'en suis conscient que que ça change, ça va vers où vous Comprenez. C'est pour ça l'être humain, Shaitan, Shaitan. Est-ce que Shaitan il essaye euh, C'est quand les moments Selon vous, est-ce que Shaitan il personnalise le message selon nos émotions ou non Shaitan lorsqu'il nous fait des WhatsApps, est-ce qu'il personnalise les, les les messages Oui. Ce que Shaitan te passe dans les temps de peur, ce n'est pas ce que Shaitan te passe dans les temps de de paix. Dans le temps de maladie, c'est pas comme dans le temps de de quoi de de santé. Donc là, Shaitan, qu'est-ce qu'il est en train de chercher ici il Cherche des ouvertures du cœur, des moments de faiblesse. Waouh Moments de faiblesse. Alors j'essaye. Lorsque tu es en santé, qu'est-ce que Shaitan il te dit sur ta santé, sur l'avenir de ta santé Souvent, si tu es en santé, en général, ou de c'est quoi taoulul hamel. Toi, tu vas toujours être en santé, ok? T'es pas comme les autres qui sont malades, qui sont, ils doivent craindre, ils doivent penser à tauba, à la mort. Toi, tu es quoi? Tu es en santé, tu es quelqu'un hamdulillah, c'est bien. Lorsque tu es malade et tu fais des douas, Shaitan il va te dire quoi? Hmm? Tu es malade, quelqu'un il a une maladie qui est sérieuse. C'est ça, il enlève l'espoir. C'est le contraire. Toi, tu vas toujours être malade. Tu vas finir comme ça. Tu vas mourir comme ça. Euh, que tu fasses du'a, tu fasses pas du'a, ça va rester comme ça, vous voyez Donc, la shaytan, il cherche... Alors, ici, c'est la même chose. Le cœur, il est vulnérable. Il change d'état. Le même discours que j'écoute aujourd'hui, qui n'a pas d'influence sur moi, demain, je l'écoute, et eh bien, il va... Comme prenez un petit moment de faiblesse comme ça ça rentre dans le cœur et ah tu vas dire ah c'est vrai moi aussi j'étais dans la même situation ah moi aussi j'ai eu la même expérience et là ça va affecter alors là tu t'es exposé au coffre sans raison d'être différence ici de quelqu'un qui a une raison d'être ya raddou il udafir quelqu'un qui est là pour défendre la religion d'Allah azza wa autre chose qui veut ya lui Allah azza wa s'il a le ya sur la bonne intention niya et la le ilm, la science pour pouvoir répandre et écouter les shubuhat et le répondre et ainsi de suite, ça c'est autre chose. Lui, Allah Azza wa Allah va lui donner ici le iman à ce moment-là parce qu'il est ici pour servir Allah Azza wa Il n'a pas à craindre pour son iman. Mais juste écouter pour écouter, par curiosité, comme plusieurs personnes le font, et là, tu, tu, tu es en train d'exposer ton, ton cœur. Tu, ex, tu exposes ton iman, la chose la plus noble que tu l'as comprenez alors quelqu'un il va dire encore une fois ah c'est pas grave c'est juste non mais écoutez si on ouvre cette porte je vais écouter des personnes des discours comme ça combien de temps dans ma vie lui qui attaque l'islam lui qui insulte l'islam lui vous savez les gens encore une fois les musulmans pleins ils se plaignent ah cette chaîne de télé toujours ils insultent l'islam ce journaliste toujours il insulte mais en même temps quoi Ils payent de l'argent pour avoir le câble ou la télé ou les mêmes chaînes et quoi ils les laissent chez eux à la maison. Ils écoutent et ils sont furieux. Mais ils n'ont pas que qu'à long terme, ils sont en train d'avancer vers leur camp. Vous comprenez Sans même le réaliser. En termes de probabilité, c'est très simple. Encore une fois, si j'ouvre cette porte, si je peux écouter une fois, alors une deuxième, et une dixième, et une cinquantième, et une centième, en termes de probabilité sur 20 ans, 30 ans de ta vie, si tu vas écouter 500 discours comme ça, 500 personnes qui vont quoi Attaquer l'islam, insulter Allah, Billah, subhanahu wa et des choses comme ça, sur 500 fois, et eh bien, il, il se peut très très probablement, c'est très probable qu'il y ait quoi Une fois qu'il va t'attraper au mauvais moment, et là ton iman va être quoi Sérieusement, déstabilisé, affecté. Oui société, la Très, très bonne question. Très, très bonne question. Excellente question. Moumteaz, barakallah oufik quelqu'un qui partage les mauvaises nouvelles en quelque sorte, ok Donc des mauvaises nouvelles soit sur l'état des musulmans ou bien sûr comme tu dis la décadence de la société, des choses mauvaises qui se qui se passent ou autre chose. Ça dépend de l'audience. bien sûr ça dépend de un de la fréquence et ça dépend de deux de de, de l'audience. Pour ce qui est de la fréquence, si ça se fait de temps à autre, il n'y a pas de problème. Si ça se fait de façon continue, là, ça dépend de, de l'audience. Si l'audience, c'est des gens qui sont quoi Spécialisés, des gens qui sont instruits, qui sont intéressés, on aimerait qu'ils soient quoi Tenus au, au courant. Tu as des gens qui sont tel il est imam masjid, tel il est tel, c'est important qu'ils connaissent quoi là la réalité. Et moi je prends pour acquis parce que je connais ces personnes-là, je prends pour acquis qu'ils ont une une vie de email qui est équilibrée. Je sais qu'il a son wird de Coran et je sais qu'il lit dans la Syrah chaque jour et qu'il va au masjid de Salat al et qu'il fait dhikr et qu'il fait... Je connais, j'assume Wallahu ta'ala a'lam bi'as-salair voilà ce que je connais de la personne c'est que quoi il est Il a une vie qui ah, est assez quoi équilibré. C'est la a pas de problème, Shahada azawajul. Mais si encore une fois c'est des gens qui n'ont pas cette vie-là qui est équilibrée et qui ne connaissent pas les osuludin, qui ne font pas les pratiques principales ici de l'ibadat, de la azawajul, de lire le Coran, ainsi de suite, alors là il faut comme comme les uléma ils disent qu'elle met le sel dans, dans la nourriture parce que ça risque quoi? وَلَا وَرَدُوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَا أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Са риск д'affecter ces personnes-là de façon qui est négative parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont faibles, qui sont vulnérables et qui et qui paniquent, ok? Donc là, ça va lui donner une image ici de de noirceur. Et ça, c'est une stratégie que les médias utilisent beaucoup, ok? Les médias dans des pays arabes et tout, il y a des médias qui sont fait juste pour ça, des journaux comme ils appellent ça le Jaraïd, le safra, qui sont faits juste pour ça. À chaque jour, elle te parle. Tel, il a tué sa fille. Tel, elle a tué son mari. Tel, il a tué ses trois enfants. Tel, il a, je sais pas, fait quoi. Alors, dès que tu ouvres le journal, tu vas dire quoi? Le matin, tu ouvres le journal, tu dis, « Cette société, c'est la jungle. »« La khayra fihim. »« Ha'ula innes. » Tu vas penser qu'il y a plus de bien comprenez que tout le monde est mal. Et bien sûr, ça c'est l'une des stratégies de shaytan, bien sûr ici, de tomber dans-dessous au Parce que de un, tu vas commencer à faire du mal aux autres. Et quand le prophète, il dit, celui qui dit que les gens ont tous tort, tout le monde est mauvais. Alors il dit, le prophète, il est le pire parmi eux. Et de deux aussi, qu'est-ce qui va arriver ici à la langue, c'est que tu vas dire si tout le monde est vraiment comme ça moi aussi je vais devenir je vais faire la même chose je vais aussi devenir un fraudeur et un menteur et un criminel et, et, et. Non. Dit. donc on revient ici au hadith قال وقال علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما انا غاصد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله celui qui aime pour Allah qui déteste pour Allah qui fait ses alliances pour Allah عز وجل وعادى في الله qui prend comme ennemi quelqu'un pour Allah سبحانه وتعالى لي وجه الله عز وجل تنال الله بذلك Il dit, c'est par cela qu'on devient wali d'Allah, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire en respectant cette méthode-là de faire ou bien cette approche plutôt d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de faire ses alliances ou bien ses détachements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Li Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comparez ça, bien sûr, encore une fois, à l'état des muslimines de nos jours avec principalement Le fameux fléau du nationalisme, ok? al fi la fraternité de l-awtan, fraternité de la nation. On est des frères. Nous en tant que citoyens de tel pays, on est. Des... Ça c'est notre frère, fi l J'aime aider mes frères. Il y a des musulmans qui pensent comme ça. Je veux aider des orphelins, mais de mes frères à moi. Je veux aider des pauvres, mais de mes frères à moi. On peut aider des, des gens, des musulmans, quelque part en Asie. Non, non, non, je veux pas aider eux, Je veux aider mes frères à moi. Tu, tu, tu ne peux pas, impossible, que tu deviennes wali d'Allah Azzawajal comme ça. Impossible. Parce que pour devenir un wali d'Allah Azzawajal, il faut atteindre ce niveau-là que ton wala principal, que ton amour, il soit pour Allah wa. Таје Ибн Аббас р. رضي الله таје عنه Ул. Ибн Аббас р. Аллах ја таје Гн. Ул. Ибн Аббас р. Аллах ут. Гн. Ул. Ибн Аббас р. Аллах ут. Гн. Ул. Ибн Аббас р. Аллах ут. Гн. Ул. Ибн qu'il aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il déteste en Allah, qu'il fait ses alliances, sans wala, pour l'i wajhi l'ahi, subhanahu wa ta'ala. Et après ça, il dit, وَقَدْ سَارَتْ Alors, Ibn Abbas, il parle de 100 temps ici. Ça veut dire, Ibn Abbas, c'est parmi les jeunes sahaba, radiyallahu ta'ala. Non? Ça veut dire, il nous parle ici du temps des tabi'in. وَقَدْ سَارَتْ Il déplore le fait que... Il remarque que les gens commencent à s'aîner plus pour quoi Leur mou devient plus à être relié à la dounia, Ça veut dire aux, aux intérêts, ce qu'on appelle les intérêts. Vous savez, les gens utilisent cette expression-là. Ils m'aiment juste pour ses propres intérêts. Il ne me connaît que pour que lorsqu'il a besoin de moi. Vous comprenez Alors ça, c'est le wala' ala abdounia. C'est le wala' pour abdounia, qui, ce qui n'est pas, bien sûr, le le cas des vrais, des vrais croyants auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, al-mu'aqat la fraternité pour abdounia, ce n'est pas quelque chose qui va nous sauver yawm al-qiyama. Bien au contraire, Allah azzawajal, il dit « Al-akhillâ ou yawma idin ba'duhum li ba'din adou » إِلَّا الْمُتَّقِينَ Ето dit subhanahu wa ta'ala que excepté les gens de taqwa, les vrais croyants, et eh bien le jour dernier, excepté les, les croyants le jour dernier, les «akhillah», «akhillah», même les... Rapp rappelez-vous, on a parlé de «akhullah», «khalil», comme Ibrahim alayhi salam, «khalilullah», «alakhillah», ça veut dire les... les meilleurs amis. «Yawm al-qiyamati», le jour dernier, vont devenir quoi? Des... des amis Sauf les «muttaqin». Ton meilleur ami... Si c'était le meilleur ami pour la dounia pour les masalih de la dunya, juste pour l'argent et pour euh, je sais pas quoi, eh bien yaum al-qiyama si lui et toi vous n'êtes pas des atqiya, des gens qui craignent Allah azza wa vous allez devenir des ennemis. Waadih? Ça c'est dans sourate nah. uh, al zukhruf Na'am. Wa al-hadith وفي الحديث, il قد الحديث dans le حديث sacré, le حديث قد d'Allah subhanahu wa ta'ala que le Prophète salallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّنَ فِي Il dit subhanahu wa ta'ala que ces personnes méritent mon amour, ils vont avoir mon amour, l'amour d'Allah azza wa jall. C'est qui ces personnes Il dit subhanahu wa ta'ala المتحاب بِنَ Ceux qui s'aiment en moi, pour moi, ça veut dire pour Allah azza wa Ceux qui se rencontrent, qui tiennent leurs assemblées pour Allah Azza wa Jal pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala muta'zawirin فِيَّ Ceux qui se visitent يَزُورُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا qui se visitent pour Allah subhanahu wa ta'ala ça, ça fait partie de la sunna زِيَارَةُ salihin, comme dans Riyad Salihin une sunna qui est désertée de nos jours visiter des gens qui sont quoi des gens qui sont Non, des gens qui sont pieux. Ça, c'est notre sunnah. Un peu plus pratiqué, encore. Mais des gens pieux. Okay. visiter tes frères en Allah Azza wa Jalla. Pas pour une maslaha, pas parce que tu as besoin de lui. Non, les salafs, ils faisaient ça. Les sahabas, ils faisaient ça. Tu veux entendre des nouvelles de ton frère, tu vas aller le visiter, tu vas aller le voir tu as zourouhou te déplaces pour voir ton frère en Allah subhanahu wa taala ça c'est parmi malheureusement les les sunan que nous avons déserter de nos jours et Allah subhanahu wa taala il dit aussi wa taqattat bihi mul asbab dans sourate al baqarah ibn abbas radhiyallahu taala anhu il nous parle il dit ici al ça veut dire les gens qui leur asbab ce qui est ceux qui les lient dans la dunya c'était l'amour sur la dunya et eh bien yaum al kiamin ce lien là il va il va quoi Il va être rompu. Vous voyez ici la, voyez la... Comment on peut dire ça voyez la finalité La conséquence à plus long terme si on parle de Yawman Qiyama Pourquoi est-ce que l'être humain il aime avoir un entourage Pourquoi Quel est l'avantage d'avoir un entourage Des gens qui t'aiment Des gens qui te connaissent Des gens qui sont en contact avec toi Pourquoi Hmm? C'est un besoin. Pourquoi? Ça aide à quoi exactement? Se seul. Pour ne pas se sentir seul. Pourquoi on veut pas se sentir seul? Il y a l'aspect psychologique de la solitude qui est maintenant, maintenant. Ok, ça c'est le moment. L'être humain, l'insan, comme ils disent les ulama est imaien par il est sociable de par de par sa nature il n'aime pas être seul mais ça c'est maintenant mais il y a une autre raison aussi un titre une importance d'un mais l'aspect plus pragmatique ici de la chose c'est quoi ce qui est normal c'est pas une mauvaise chose OK c'est juste notre nature humaine mais tu as besoin de... ben définir ta propre valeur OK mais là vous allez trop loin on parle de l'aspect pragmatique le plus le plus le plus pratique C'est que peut-être peut-être qu'un jour tu tu vas avoir besoin d'aide tu vas tu vas être en détresse autre chose et tu veux quoi celui qui est seul qui ne connaît personne pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un est un étranger un étranger quelqu'un il voyage ailleurs un étranger il se sent un peu quoi mal à l'aise lorsqu'il est étranger Parmi les raisons derrière cela, c'est que si quelque chose m'arrive, qui va m'aider Qui va être là pour moi Vous comprenez Alors que être bien entouré, avoir une famille, des amis, ainsi de suite, tu sais que si un jour ça va vraiment mal, eh bien il y a toujours quelqu'un qui va être une charla là pour toi, pour te soutenir, ok, un, un certain minimum. Alors le jour où ça va vraiment aller mal et que on a vraiment, on aura vraiment besoin de telle ou telle autre forme d'aide c'est quoi c'est yom al qiyamah le jour dernier alors il dit subhanahu wa taala wa taqad tarat bihiul asbab yom al qiyamah tous ces liens là vont être, vont être coupés qu'est-ce qui va te rester il va te rester bien sûr avant tout en lien avec allah subhanahu wa taala on a déjà parlé de shafa'a shafa'a d'Allah, azza wa jal si allah subhanahu wa taala te donne shafa'a de quoi de du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a la shafa'a de malaika alayhi wa sallam, des prophètes en général ainsi de suite et après ça quoi il y a la shafa'a de al-mu'mini la shafa'a des croyants alors c'est parmi ici l'intérêt de l'alliance l'wala lillahi subhanahu wa ta'ala c'est que b'idhnillah bi attention on a déjà parlé de shafa'a avant ça c'est pas Wala illa il y a des conditions pour un shafa'a il y a des conditions pour un shafa'a La volonté d'Allah Azza wa Jall, بإذن الله سبحانه وتعالى, les croyants vont te faire la chafa'a yaum al-qiyama. Allah Azza wa Jall va t'accorder même si quelqu'un va finir en enfer, si c'est un mu'min et qu'il avait ce wala pour Allah Azza eh bien la pire des cas, dans le pire des cas, des croyants comme les hadiths l'indiquent que les croyants Allah Azza wa Jal va leur permettre d'aller et de faire sortir de Jahannam certains de leurs frères qu'ils reconnaissaient ou bien qu'ils connaissaient dans Adunia Ad ainsi de suite alors ici l'importance encore une fois du wala pour Allah subhanahu wa ta'ala na'am الموده سي لامور وتقطعت بهم الاسباب وعليكم السلام ورحمه الله دي وتقطعت بهم الاسباب دي الاسباب سي الموده الموده الموده سي لامور اوكي لامور ساوا سي سي لين فا سي لين لا فا سكوبي اابري لا مور نو سرا بلو بريزون سوف بيان La peur, la peur aussi, ça fait partie de ou al ou al-qulub, des actions du cœur, et ça fait partie des actions du cœur qui font partie de l'iman et de al-ubudiyyah, ou qui parfois aussi sont contraires au iman à la croyance et au tawhid d'Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala dit dans le Coran Kérim dans la sourate al-Imran, Inna ma dalikum al-shaytan yuxofu awliyahe, ah, falataqafuhum wa qaful in kuntum mu'minin. Barakallahoufi. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle ici de الشيطان qui fait peur à ses зали à ses awliya et il dit subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخَافُهُمْ ne craignez pas ces alliés là de الشيطان et craignez Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes des mu'minis donc là ça nous parle d'une peur qui est qui vient du shaytan et ça nous parle de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie de l'Iman comme on va le détailler incha'Allah ce qui veut dire ici que al et plus particulièrement chaufoul ibeda, tout comme on a dit pour l'amour, la peur aussi et la crainte prend plusieurs formes, prend plusieurs couleurs et a plusieurs raisons d'être, plusieurs causes. Al-chauf qui est l'amour de al-ibeda, vous savez c'est quoi? Excusez-moi, qui est la crainte, la peur de nature quoi de nature d'adorateur de ibeda? Est-ce que vous imaginez de quoi on parle ici? Tu as peur de quelqu'un, tu as peur d'une chose. Lorsque quelqu'un il dit « j'ai peur du feu », est-ce qu'on est en train d'adorer le feu Non. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent le feu ?« Abadat anna » Oui. Eux, ils vont craindre le feu, mais leur crainte pour le feu va prendre une autre dimension ici, qui devient une ibadah, vous comprenez Donc, la peur qui devient ibadah, elle, on ne peut l'accorder Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle fait partie du tawhid et elle est obligatoire dans le tawhid, tout comme l'amour. On ne peut pas être mu'min, mu'ahid, monothéiste qui croit en Allah Azza wa et qui ne craint pas Allah Azza wa du tout. Ça, ce n'est pas iman, ce n'est pas tawhid, ce n'est pas al-ibad. Tout comme pour ce qui est de l'amour, on va voir, insha'Allah Azza wa certains ahkams de al-kha'uf. Première forme de al-kha'uf, c'est le kha'uf ou bien la peur, la crainte ici qui est obligatoire. C'est quoi cette peur-là qui est obligatoire خوفу ал-ибада, قال ابن القيم رحمه الله تعال, Imam ibn Taymiyyah, donc ابن القيم, il rapporte que son sheikh à lui, ibn Taymiyya, il a dit quoi? حد الحوف ما حجزك عم عاص الله L'amour obligatoire, sa limite, c'est quoi? C'est ce qui t'empêche te, de désobéir à Allah. Ça veut dire, ce qui te mène à obéir à Allah et ce qui t'empêche de lui... «Désoбейir». «Fama zaada ala dhalika fahuwa gayru muhtajin ilayhi». «Ce qui dépasse cette limite-là, cette frontière, et eh bien, ça, ce n'est pas un amour qui est obligatoire, c'est un amour qui est quoi? Optionnel. Ce n'est pas requis dans le Iman. Ce n'est pas requis dans le Iman qui est complet. Wadah? Est-ce que c'est clair? Tout comme on a dit tout à l'heure, il y a le noyau de l'amour. C'est quoi le noyau de l'amour ici? Ou bien la, le noyau de la crainte, excusez-moi. C'est quoi le noyau de la crainte, del khawf? la crainte khawf c'est quoi le noyau de le khawf le khawf requi c'est d'avoir une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala واضح d'avoir un minimum de crainte d'Allah azza wa jalla ça c'est ce qui est quoi le noyau ça c'est si ça n'existe pas il y a pas de ibada il y a pas de iman il y a pas de tawhid après ça il y a le premier cercle qui est quoi l'amour qui est obligatoire qui là excusez-moi la crainte qui est obligatoire c'est quoi cette crainte qui est obligatoire là c'est quoi sa frontière c'est quoi c'est quoi son son symptôme c'est quoi ses indications c'est ce qui nous retient de désobéir à Allah wa azawajjal est-ce qui nous permet d'obéir à Allah subhanahu wa taala si quelqu'un il craint Allah wa azawajjal au point de lui obéir et de ne pas lui désobéir Alors ça c'est l'amour, ça ça, ça c'est la crainte qui est quoi Qui est complète, qui est complète et qui est obligatoire. Lui on peut dire qu'il vraiment, il craint Allah Azza wa Juhi. Il y subhanahu wa ta'ala haqqad. Comme Allah Azza wa Juhi dit, il attaqillaha haqqa tuqatihi. Lui vraiment, il craint Allah Azza wa Juhi. Ça c'est le sidi. Comme il dit ici, Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala. zada ala Ce qui est plus que cela, ce n'est pas requi une crainte d'Allah, plus que cela ce n'est pas ce n'est pas requis voilà. plus que cela c'est une crainte qui nous aide soit à faire des mustahabbat pour quelqu'un qui craint l'Arz au niveau de faire qiyam leil, la moitié de la nuit ok ça c'est il parle du bien de ces personnes là yahdurul akhirat wa yardu رَحْمَةَ رَبِّهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ أَنَا أَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا Donc, ce n'est pas mauvais, on va pas dire à quelqu'un «Non, non, toi, tu fais toutes les obligations, tu fais pas d'interdit il faut pas que tu craignes Allah, tu n'as rien à, à craindre. » Non, la personne, elle a ici un niveau plus avancé, le niveau d'Ihsan ici, d'Auliyah d'Allah Azza wa Jal. Ok C'est pour ça même le Prophète S.A.W. dit quoi «Je suis celui parmi vous qui connaît Allah Azza wa le plus. » وَأَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ Et je suis celui parmi vous qui craint Allah Azawadjel le plus. Mais là, on entre plus dans la crainte, comme on va voir tout à l'heure, la différence entre la peur et la crainte. الخوف و الخشيه. Oui, Akhi. est, est sur -sur Tout à fait. Le warak, ici, donc, on l'a couvert, le warak, dans Madari du Salikin, ça rentre ici dans la crainte qui est quoi? Surérogatoire. Quand on parle de surérogatoire, c'est pas comme... Euh, C'est pas nécessaire. C'est pas dans ce sens. Non, c'est dans un sens que ça c'est l'élite, c'est un niveau supérieur, c'est un niveau avancé. Mais c'est pas requis, ça veut dire on va pas blâmer des gens qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là. On doit espérer arriver à ce niveau mais on va pas blâmer quelqu'un parce qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un il a fait salat riches, il a fait ses obligations la nuit ainsi de suite. Il pri salat luit il dit moi je vais dormir réveille moi pour salat al-fajr je me demande Allah va dire là, ya akhi va faire qiyam al-layl ya akhi va dire ya akhi euh, vraiment j'ai le goût de dormir ya akhi faiqiyam al-layl tu crains pas Allah azza wa toi tu crains pas est-ce que tu sais pas qu'il y a l'akhira que peut-être tu vas mourir demain comment se fait-il va dire là akhi je m'excuse. voilà que j'ai vraiment le goût de dormir ce soir alors quelqu'un va lui dire quoi toi tu ne crains pas Allah azza est-ce que ça, ça serait juste la ça c'est injuste pourquoi tu dis crainte par Allah azawaj oui il n'a pas un niveau de crainte ici qui est quoi qui est la crainte de al de la bienfaisance niveau qui est quoi supérieur est, ça c'est la crème de la crème l'élite de al mo'minin واضح deuxième niveau al khawf al deuxième forme plutôt al al donc on a parlé de l'amour qui est requis après ça l'amour qui est obligatoire on a aussi la euh, excusez-moi De la peur qui est requise, de la peur qui est obligatoire. Maintenant, on parle de la peur qui est illicite. C'est quoi la peur qui est C'est la peur qui est naturelle. La peur qui est naturelle, comme d'avoir peur d'un lion. Si quelqu'un a peur d'un lion, va pas lui dire rien. « Ton iman, il est faible. Tu ne crains pas Allah, toi. tu devrais craindre Allah et pas craindre le lion. Ouais, ça, ça ça ça ne se tient pas comme argument, ça ne se tient pas comme discours. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la de ses meilleurs serviteurs. Moussa alayhi salam, il dit subhanahu wa ta'ala, "Fasbah fi al-madina khayfan Que Moussa alayhi salam, le matin, il est quoi Il s'est trouvé à être dans la Madina, dans la ville, il était quoi Apeur, khayfan, yatarqab c'est apeuré pourquoi parce qu'il avait des ennemis de al pharao des gens de pharao il avait des amis qui le il savait qu'il était recherché. Waadhe mousa alayhi salam il a peur d'allah il nikra allah azawaj mais ça c'est une peur qui est naturelle tu vois si tu as le plus haut niveau de iman dans ce monde même avec le plus haut niveau de iman mais si tu as des ennemis qui courent derrière toi et qui te cherchent et qui veulent te tuer c'est normal que tu vas avoir peur ce n'est pas contraire au Iman en tant que tel sauf si ça te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal alors là c'est un signe de quoi de faiblesse de ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une peur ici qui serait interdite ok, Imam Sa'adi rahimahou Allah wa ta'ala na'am na'am C'est moi qui, c'est moi qui est en train d'être permissif dans la traduction. Ok, on va voir tout à l'heure la différence entre la crainte et la peur. Chauv ou al Ok, mais ici il fait référence à la, à la peur. Il parle de al chauv jusqu'à maintenant l'auteur, mais c'est juste moi qui suis maintenant. Je suis en train d'être permissif dans la traduction. Parfois je jette crainte, parfois je mets peur. Ok, mais plus particulièrement on parle ici de chauv. Ça veut dire la, la peur des différentes formes de peur. Al Imam As-Saadi rahima est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez l'imam Saadi? Je pense j'ai mis le nom dans les notes de cours. Da, dok Saadi ulama, okay, c'est pas un alim connu chez les chez les chez, chez la masse malheureusement, ولكن voilà, c'est l'un des, des grands ulama relativement contemporain, c'est l'un des Cheikh d'un savant beaucoup plus connu, Ibn Uthaybin, Rahimahullah, son Cheikh, c'est Cheikh Sa'adi, Ta'ala. et Sa'adi, il est al-Mufassir, il a son tafsir Sa'adi, je sais que c'est traduit en anglais, je pense, je sais pas si c'est traduit en français, euh, en tout cas, si vous lisez l'arabe, si vous trouvez une traduction, excellent tafsir, donc comme tafsir de base, c'est vraiment un excellent tafsir qui est plein de, plein de fawaites. Alors, l'imam Sa'adi, Ta'ala, il dit quoi وَهَذَا الْخَوْفُ إِنْ كَانَ خَوْفًا مُحَقَّقًا قَدِنْعَقَدَتْ أَسْبَابُهُ Écoutez bien cela. Okay? Ça, c'est une petite faïda très intéressante. Sur la peur qui est licite. On parle de quelle peur qui est licite ici? La peur, elle est licite. La peur naturelle est licite lorsqu'elle est justifiée. Ça veut dire quoi ici? Il dit مُحَقَّقًا قَدِنْعَقَدَتْ أَسْبَابُهُ Qui a ses raisons d'être? Qui a ces causes? Tu as un ennemi qui te cherche. Tu vas avoir peur. Tu es devant un lion, tu vas avoir peur. Voilà qu'il s'voit chez moi à la maison. Je vous dis que j'ai très peur aujourd'hui. Pourquoi j'ai très peur aujourd'hui J'ai très peur de sortir demain. Pourquoi Parce que il y a l'idée qui m'est venue à la tête que qu'est-ce qui arrive si le lion ou le tigre s'évade du zoo de la ville qui est voisine. Et que le matin, eh bien, il sera à ma porte. Je vous dis, j'ai vraiment peur du lion. Qu'est-ce que vous allez dire de moi? Est-ce que cette peur-là, elle est normale? Non. Pourquoi? Ces causes, ces raisons ne sont pas quoi? Fondées, ne sont pas présentes, ne sont pas existantes. Si on me dit, j'entends dans les nouvelles, le lion s'est évadé et il est quelque part dans la ville et je sais que j'habite dans le périmètre c'est normal que je vais avoir peur vous comprenez alors c'est pour ça il nous dit si et amma in kan al khouf wahmiyan kan khouf alladhi laysa lahu sabab aslan ou écoutez ça c'est très important il nous dit mais si cette amour-là, si cette peur là la peur qui est naturelle si elle n'a pas de cause du tout laysa lahu pas de cause Quelqu'un qui est en santé et il est toujours quand plusieurs personnes, plusieurs personnes de nos jours. Ok, ça c'est ça c'est le problème de vivre dans le confort lorsque les gens ont tout, ont le confort, la vie qui est facile. La Shaytan il va leur crée quoi des des inquiétudes qui ne sont pas fondées. Quelqu'un qui est hamdulillah super en santé, il a fait toutes ses analyses, il a vu le docteur, il est en santé, mais il a peur. Et si un jour je vais avoir le cancer, si quelque part j'ai des cellules cancéreuses qui n'ont pas encore été quoi Diagnostiques. Et il est peur, il pense à ça. Comment on appelle ça ici C'est quel type de peur ici Non fondé. « Chaufun wahmiyun » Fondé sur des illusions. Ok ?« Ou bien il a une cause, mais une cause quoi Très très faible. Ça veut dire en termes de probabilité ici que ça arrive vraiment, c'est... C'est... C'est négligeable, c'est très faible. Alors il nous dit « Fa-hada mazmoumun » Alors ça, ce n'est pas une peur qui est bonne, qui est licite. « Mazmoumun »« Yutkhilo sahibahu fi wasfil djoubana » Que ça, ça rentre dans les personnes qui sont quoi « Al-djoubana »« c'est le contraire de « shuja » Le contraire du courageux, ça veut dire « le peureux comprenez ». Comprenez, ça c'est quelqu'un de peureux, c'est pas quelqu'un de normal. Alors, c'est très important ici de savoir quoi faire la part des choses et de contrôler le niveau de notre peur dans notre vie. Oui, s'il y a une menace, un risque qui est justifié, qui est présent ou qui est proche, c'est normal ici d'avoir peur, une peur qui est naturelle et de se faire de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal et de nous donner la force et de nous préserver, ainsi de suite. Si la peur n'a pas de fondement, Il n'y a pas lieu ici de d'aller avec les wasawis de Shaitan et de vivre dans des dans des quoi des des illusions. Et ici dans un contexte de dawa appelé vers l'Arzodil puisqu'on est dans un cours de tawhid, c'est comme ce que plusieurs personnes disent ou bien pensent lorsqu'ils ne veulent pas inviter vers l'Arzodil, ne veulent pas dire al-haq, ne veulent pas dire la vérité, ne veulent pas faire amr bil ma'roof, ne veulent pas le faire animunka. Pourquoi? Peur des représailles. Mais quelles représailles S'il y a des représailles bien particulières, bien fondées, quelqu'un t'a menacé ou bien t'a fait du mal auparavant, un certain mal qui, dans le ça justifie le fait de ne pas faire l'amr bil munkar envers une telle personne. Quelqu'un qui est fort, qawiyyoun, sahib ou shawka. Oui, si ça peut quoi Justifier de ne pas dire la vérité ou bien de ne pas faire l'amr bil-ma'ruf envers une telle munkar. Mais d'entrer dans un système complé comme ça, dans une croyance, dans une vision de vie, qui est que, ah, chacun que je vais lui dire la vérité, il va être en colère contre moi, il va m'exclure de sa vie, il va me créer des problèmes et tout, et de ce fait, je dis pas la vérité, je fais pas da'wa ilallah, je fais pas amour bil ma'rou, je fais pas na'ya'a ni ça c'est un problème. Un problème qui est sérieux. Vous voyez la différence entre les deux C'est clair Non, c'est pour ça les ulamas Même dans le Ikrah, on a parlé un peu du Ikrah, je pense au début de cette série, même un peu dans Syrah. Ikrah, qui pourrait nous rappeler c'était quoi le Ikrah Ikrah, la contrainte, ok Est-ce que la contrainte, elle a des ahkams dans le sharia, dans l'île Est-ce qu'elle a des conséquences Quelqu'un qui est sous la contrainte. La contrainte, ça veut dire la force, la quoua, Oui, donc ça peut même jusqu'à, ça peut même arriver jusqu'au point de dire le لَكُفْرَ إِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِي الْإِمَان Dire des paroles de kufr juste pour éviter les, les problèmes graves ici, de الْإِكْرَاه encore une fois, mais en ayant bien sûr le l'إِمَان dans le cœur. Mais même pour ça les ulama, ils mettent des conditions bien sûr pour ce إِكْرَاه là, ils mettent des conditions pour cette contrainte. Et parmi les conditions de cette contrainte, c'est quoi? C'est que la peur elle soit fondée que ces causes sont présentes ou bien sont sont proches, Vous comprenez, mais que je crains quelqu'un de faible, plus faible que moi. Et moi, je le crains. Je dis ah, si je dis le hak, il va il va me faire du mal. Ce n'est pas fondé. Ce n'est pas ce n'est pas justifié. Autre forme ici, al c'est la peur qui est quoi interdite. C'est quand que la peur est interdite dans la religion d'Allah Azzawadu. Vous voyez ici comment est-ce qu'on est en train de voir quoi Le fiqh des, des émotions. C'est le, le fiqh des émotions. Quand est-ce que les émotions elles sont halal ou elles sont haram Alors, la peur elle devient interdite. C'est n'importe quelle peur qui fait en sorte que la personne ne remplisse pas à ses obligations ou qu'elle commette des péchés qui n'arrivent pas au coffre, Parce que si notre peur nous mène vers le coffre, si la peur elle est kufr, on va le voir, inshallah, mais si notre peur nous mène à faire quoi? Commettre un péché qui est moindre que le coffre, ou bien à ne pas faire une obligation, cette peur-là, elle est quoi? Elle est interdite. Qui pourrait nous citer un exemple? Il achète une maison avec riba. Donc ça, tu, peur, en général, c'est plus l'amour ici que la peur. Okay? <rires> Ils lui font du chantage. <rires> uh, une femme qui enlève son hijab parce qu'elle a peur de quoi? Des gens qui vont lui faire des mauvais commentaires dans la rue. Ou bien elle a peur de perdre son emploi. La peur de ne pas trouver un emploi, ok C'est une peur qui est quoi ici Interdite. Cette peur-là, elle doit être contrôlée. Elle doit être contrôlée. C'est dans ce genre de situation-là qu'on fait intervenir quoi ici La peur d'Allah Azzawajal. On dit « Ne crains pas les gens, crains Allah ». Ce n'est pas dans la situation dans laquelle, comme on a mentionné, Il y a un drogué, quelqu'un sous l'influence de la drogue qui court derrière toi avec un bâton ou avec une arme que toi tu cours. On va pas te dire bah, Ne crains pas les gens, crains Allah. Okay, ça c'est un amour qui, ça c'est une peur qui est quoi Qui est naturelle, qui est fondée et qui ne te pousse pas à faire un haram. Ça te pousse tout simplement de apprendre la fuite, à chercher ici à ce qui est complètement normal. Mais si la peur, elle fait en sorte que je ne remplisse pas des obligations. Quelqu'un ne fait pas la salette à l'heure quand plusieurs personnes viennent pas salade euh, euh, on, on, on va se concentrer sur la salette ici quelqu'un fait pas la salette. pourquoi il fait pas la salette parce que euh, je travaille au euh, travail tu n'as pas de salle tu n'as pas d'espace oui okay. ils vont me voir il y en a qui vont me voir après ça quand ils vont te voir qu'est-ce qui va arriver mais ils vont me voir imagine ils vont me voir en train de faire la salette. c'est grave ça fait peur Vous voyez Donc ça, c'est une peur qui est quoi Dans ce genre de situation, on dit cette peur, elle vient du shaytan. C'est clair. Là, tu dois savoir certainement que cette peur-là, elle vient du shaitan. C'est une peur qui est interdite. Et Allah, Azza wa il te blâme pour cela. Et de ce fait, tu dois la renverser, cette peur. Tu vas la renverser par quoi Par la peur d'Allah, Azza wa qui doit être plus grande. Et par aussi la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawakkul Allahi, Azza wa Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, comme on a mentionné, pour le cas de la peur naturelle. ok Lorsque un tigre... Lorsqu'un lion ou bien mettant un camion, il fonce vers toi à pleine vitesse, camion comme ça, il avance vers toi à pleine vitesse, on ne va pas te dire, non. Outhbut, reste sur place et aie le tawakul en Allah. Raffermis ton tawakul en Allah. Ça ne fait pas de sens. Vous comprenez Parce que c'est une peur qui est quoi Qui est naturelle et fondée. Mais lorsque la peur elle vient de Shaytan, là tu dois dire Il faut que j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que je craigne Allah Azza wa Jal plus que toute autre chose. Numéro 4, une autre forme ici qui est quoi « Al-Khawfu al-Shirkiyo La peur de... Qui est une peur... « Shirki » entre guillemets. Okay? Une peur qui a un caractère ici polythéiste. C'est du shirk. Quand est-ce que la peur elle devient du shirk Dans deux situations. Soit « Khawfu al-Sirri » La peur de l'invisible... La peur de l'invisible qui n'est pas dans Al-Shari'a. On a bien sûr la peur de l'invisible qui est dans le dîle, qui est dans les textes. Avoir peur de la punition de la tombe. C'est normal. Ça, ça fait partie de l'Iman. Ok <médicule> Mais il y a la peur de l'invisible qui n'est pas fondée sur Al-Shari'a. Comme avoir peur des fantômes. Avoir peur des des djinns. Avoir euh, peur de quoi de Du mal. Ça veut dire de leur mal. Ici, Je parle pas juste simple le fait d'avoir d'avoir peur, c'est avoir peur au au niveau de quoi de de les invoquer avec Allah Azza wa taala comme il faut les les vous comprenez donc ça peut être soit shirkun asrar ou bien shirkun akbar si ça arrive bien sûr à les invoquer à avoir confiance en eux à les adorer ça c'est shirk akbar il y a pas de doute là-dessus mais il y a encore une fois plusieurs mushrikines qui adorent les temples pourquoi parce qu'ils craignent les morts qui sont dans cette tombe. Les ulama, ils avaient un test qu'ils faisaient dans certaines cultures dans lesquelles il y a beaucoup de chers, et ainsi de suite. Ils avaient un test qu'ils faisaient à certaines personnes qui se disaient musulmanes, mais qui, quoi, adoraient les, les tombes, qui vénéraient les tombes. Ils leur faisaient quoi exactement Il a telle chose, euh, il donne une information, dans sa vie en général, que ce soit un commerce ou autre chose. Il dit « Jure par Allah » Atahlifu billah il dit oui je jure par allah wallahi par allah j'ai fait telle chose ou bien OK il dit maintenant jure par ton jure par Sidi Foula jure par tel on sait que jurer par autre que c'est interdit mais on sait que lui habituellement il jure par son sidi pour les choses importantes واضح mais là parce que je sais qu'il est en train de dire un mensonge je lui dis quoi Jure par Allah, dit « Wallahi ». Je dis « Jure par sidi fulain ?» Il dit « Non, non, non, non. » Pourquoi Parce qu'il sait qu'il est en train de dire un mensonge et il a peur de son sidi fulain, tel wali ou telle autre chose qui est dans dans la tombe. Donc, si la peur ici de l'invisible qui n'est pas dans la sharia fait en sorte qu'on va adorer cet invisible-là, qu'on va lui donner de la ibadah, et bien ça c'est Al-Khawfoub. Аль-ширкији. Кал-кавуфи бина ал-аулия, вал peur des gens, de des tombes, avoir peur des idoles, des pierres. Okay? Dans quelqu'un il a une pierre devant lui, dit, attention, cette pierre-là, il ne faut pas, si elle n'est pas contente avec toi, si elle n'est pas satisfaite de toi, elle va te faire du mal. Okay? Du mal arrive, comme Allah Azza wa Dala dit ici à propos du, du prophète Houd, alayhi salam. إِنَّا قُولُوا إِلَّا تَرَكَ بَعْضُ Les moucherikines, parfois, dans certaines cultures de shirk, lorsqu'un mal il t'arrive, ils disent quoi C'est tel Dieu qui n'est pas satisfait de toi. C'est lui qui t'a puni. Vous comprenez Alors ça, c'est khawf shirki. Ou une autre forme ici de khawf, de peur, qui est al-shirki. Al-khawfu fi shayin min khasa esil khaliq. C'est d'avoir peur d'un makhlouq, d'une créature d'Allah azzawajal, qui est présente, ça veut dire un être humain. Avoir peur d'un être humain Dans des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Je répète. Avoir peur d'un être humain dans un domaine qui est du domaine de la divinité. Ça veut dire des choses que seul Allah azza wa ta'ala peut faire. Moi j'ai peur que cet être humain va me les faire. « Quel min Je dis si quelqu'un il dit « Regardez ». Moi je dis euh, ton boss au travail, ton employeur, je vois que tu le respectes beaucoup. Il dit, tu sais, si lui, il me donne pas d'argent, je vais être pauvre pour le reste de ma vie. Si lui ne me donne pas de l'argent, je vais pas manger pour le reste de ma vie. C'est quoi ça Tu sais, c'est shirk. Parce que rizq, c'est quoi Rizq, ça fait partie des attributs d'Allah Azzawadil. Allah Azzawadil, il est quoi Et là, tu viens de donner à cette personne-là cet attribut-là de rizq. C'est pas... S'il me donne pas mon salaire cette semaine, eh bien je pourrais pas payer mon loyer. Ok, je pourrais pas rembourser mes dettes. Non. Si il me, si lui ne me paye pas, si lui me met à la porte, je vais pas manger pour le reste de ma vie. Je vais être pauvre pour le reste de ma vie. Ok. Alors ça c'est quoi C'est choufond. C'est une peur ici qui a une nature de de shirk. Ou bien, bien sûr, avoir peur que tel ne me pardonne pas le jour dernier, que tel me fasse entrer en enfer. Comme, par exemple, les gens du livre, les chrétiens ou autre chose, ils faisaient avec leurs avec leur, leur savants et leurs leur prêtres, et ainsi de suite, que c'est lui qui pardonne mes péchés, sinon je vais aller en enfer. Donc ça, c'est bien sûr, c'est du chèque. Donc, en d'autres termes, bien sûr, si notre peur, elle est fondée sur le fait qu'on attribue à une créature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusifs à Allah Azza wa Alors ça, c'est une peur qui est quoi ?« Khawfun <rire> C'est une peur de de shirk. Oui. Là, si on a fait du mal à une personne et que son droit, c'est son droit... Son, on, on lui demande qu'elle nous pardonne son hak, son droit à lui ça ça a pas de problème parce que on n'a pas peur de elle moi j'ai peur d'Allah azza wa jal j'ai peur que subhanahu wa ta'ala me punisse parce que j'ai fait de l'injustice à cette personne parce qu'Allah azza wa jal il est juste là c'est différent je ne crains pas la personne elle-même je crains Allah subhanahu wa ta'ala واضح نعم بارك «ѓа ал-каву фу ѓа ас-санау а'алал-кави фи на миналлахи субхану вата'ла». «Allah азава ёал, il parle du биен, «de ceux qui ле кранят, и «de ceux qui де Луи» yakhafuna qui ont peur de l'azab al-akhira et ceux qui le craignent subhanahu wa ta'ala et remarquant dans les prochaines ayats les trois prochains versets qu'on va mentionner inshallah azawdal ça parle des meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout nous avons les anbiya les prophètes alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala il dit alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah la khashiyat Allah azza wa jall que les prophètes ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils craignent seulement Allah azza wa jall les mala'ika alayhimussalam les anges wahum bi khashyatihi mushfiqon ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala même chose ici ils Ta'ala remarquant que dans les trois ayats ça parle de la crainte de la khashia qui est un niveau plus avancé que al que la peur comme on va le couvrir bi'idillah subhanahu Alors voyez ici que avoir peur d'Allah azza wa craindre Allah et sa punition ce n'est pas seulement pour pour les personnes qui font le mal, c'est même pour les gens qui sont pieux, même pour les prophètes, même les prophètes, ils craignaient Allah azza Comparer cela avec le discours de plusieurs personnes de nos jours qui, au moindre rappel, ils te disent quoi C'est Vous avez trouvé ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux arabes et ainsi de suite. Au moindre, à la moindre fois que quelqu'un fait un rappel ici dans lequel il y a Tachouif, ça part de la punition d'Allah Azza wa autre chose. Il y a des gens qui répondent tout de suite. Pourquoi vous faites peur aux gens Vous voulez juste faire peur aux gens C'est tout ce que vous savez faire, faire peur aux gens. Non. Ad-Din, c'est La religion d'Allah, Azzawajal, c'est une balance entre l'espoir et la peur. Est-ce qu'il y a un être humain qui n'a pas peur? Connaissez-vous un être humain qui n'a pas peur? Si quelqu'un vous dit « je n'ai pas peur », si c'est un grand menteur. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de peur dans sa vie. Vendez? Ça fait partie de nos émotions. Vu que la peur, elle existe anyway, eh bien, on doit quoi? équilibrer la peur elle-même par la peur d'Allah Azza wa Parce que c'est la peur d'Allah Azza wa qui va contenir toute autre peur pour qu'elle ne prenne pas des dimensions ainsi disproportionnées. Voilà. Donc, la peur d'Allah Azza wa est nécessaire dans le Iman et aussi c'est nécessaire pour notre bien-être, pour notre balance normale parce que, encore une fois, dès que une peur va dépasser ses limites, une peur naturelle ou autre chose, là on va se rappeler qu'il faut quoi Craindre d'Allah azawajal plus que toute autre chose. La crainte d'Allah azawajal, elle est justifiée dans tous les cas. C'est clair Non. Non. Non. Non. Non. Non. est-ce que, Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non désobéissant dans quoi exactement C'est quelqu'un qui veut pas euh, qui veut pas euh, prendre, prendre, prendre, prendre, prendre, prendre ça c'est euh, pas du shirk, ça c'est un c'est de la peur qui est quoi Interdite. Il a obéi à son boss il n'a pas obéi à Allah azawajal quand il a obéi à son boss il a désobéi à Allah subhanahu wa taala ça c'est de la peur. pourquoi parce qu'il avait peur de son boss ça c'est une peur qui est haram mais là il n'a pas attribué au boss l'attribut de rizq. il n'a pas dit que c'est mon boss ou c'est rien du tout vous comprenez c'est juste que encore une fois ici, il sait ici va entrer dans le taqwîl il va dire quoi Allah azawajal oui mais Allah il nous a dit de prendre les asbab Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, « Inch'Allah, j'espère dans l'avenir, euh, les choses vont devenir meilleures. Euh, »« Qu'Allah, Azza wa me pardonne. » Il va ici faire le taouïd. Mais il croit qu'Allah, Azza wa c'est « C'est certain que sa confiance en le fait que Azza wa est « al-razaq », est faible. Ça, c'est certain. Sinon, il n'aurait pas quoi Désobéir à Allah, en obéissant à son, à son boss, au travail, ou bien à son employeur. Mais pas au niveau d'arrivée au shirk. Mais quand on a parlé du shirk ici... C'est une autre forme plus grave, plus extrême, bien sûr, peut-être ça arrive peu dans la réalité, mais j'ai donné seulement l'exemple ici comme exemple de théorie. Si quelqu'un il dit, moi si mon boss ne me donne pas l'argent, moi je vais quoi, mourir de faim. Pour le restant de ma vie, c'est lui qui me nourrit. Ça, on peut imaginer, ça pas vraiment dans un emploi, mais plus dans certains cercles de mafia ou bien de politique plus avancée dans certains pays, ok, dans lesquels il y a des gens qui sont très proches des politiciens plus hauts et qui sont prêts à tout faire, ok, à tout faire pour eux. Mais il te dit quoi C'est lui, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui prend charge pour ma vie, c'est lui où je n'ai pas de vie, ok Donc pour toi, c'est il est. c'est ça, c'est une divinité. C'est parce que de un, c'est lui qui te garantit le risque de deux, tu lui donnes quoi Ta pleine obéissance. Alors ça, c'est du shirk, Billah subhanahu wa ta'ala. Naam, shirk akbar, ça arrive à ce niveau-là. C'est arrivé arrive à un tel niveau qui est prononcé, sans ta'ouil, okay? un niveau prononcé comme ça, c'est shirk akbar. Là, là, Bien sûr, on peut toujours, on n'est pas en train de dire toujours, on a déjà mentionné dans ce cours-là, ce cours n'est pas suffisant ok, pour faire des harkhams sur les personnes particulières, x, y, z, parce qu'on a besoin d'autres choses comme « awarid ahliya », comprendre les mawani'a de takfir, ainsi de suite. Ça, c'est dans d'autres cours sur le iman, concept de l'iman. Dans ce cas-là, tu vas demander à la personne, bien sûr, tu, vas, tu dois faire un, un, un moindre rappel. Mais est-ce que tu ne crois pas Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est Mais c'est Allah qui est razaq, c'est lui qui est razaq ou c'est Allah Azza wa Jal Et là, tu, tu veux vraiment t'assurer d'avoir une réponse qui est quoi Définitive, claire, que la personne fasse un choix. Si quelqu'un, il te dit, non, c'est lui... Alors, habituellement, ce genre de personnes, bien sûr, quand tu vas les pousser vers, comment dire, vers la limite, vers le mur, ils vont te dire expressément, c'est lui Rabbi, c'est lui mon Seigneur. Ils vont te le dire ouvertement, comprenez C'est lui qui va te, qui va te qui va te qui va te faciliter la tâche. Tu n'as pas à faire. C'est lui qui va prononcer son shirk ouvertement. Non. On va parler de ça plus tard, M. ça c'est shirk ou asrâr, mais on va parler de ça plus tard, M. Non. Oui, bien sûr, ça peut être un, un grand péché. Non, les actions du cœur, les actions du cœur interdites en général, elles sont du domaine des péchés majeurs. En général, les actions du cœur interdites, elles sont du domaine des péchés majeurs. Mais là pour ce qui est le خوف, encore une fois, la peur interdite, on va voir, la peur interdite, elle a mené vers quoi Si elle a mené vers si la peur elle est interdite, elle a mené à faire un péché mineur, c'est un péché qui est Si cette peur interdite, elle a mené à faire quoi un péché majeur. Allez quoi, un péché qui est majeur. C'est clair. Taïb. Oui. Euh Inna madhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhu wa khafuhu in kuntum mu'minin. Kutibiat ayana parlé de ça un peu tout à l'heure mais on va la répéter insha Allah azza wa jalla. La ayah elle est dans sourate Al-Ibrahin. La ayah dans sourate Al-Ibrahin. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de ce amara 'ibadihi bil khawfi minhu wa Je pense qu'on a déjà mentionné le début de ce séminaire et on le rappelle, ok Je vous encourage fortement, quand vous avez du temps, Inch'Allah, en révisant ce séminaire, vous avez les notes, vous avez les références, je vous encourage fortement. Pour la partie majeure des ayats qu'on est en train de couvrir, prenez un tafsir abrégé. Ou, si vous comprenez pas l'arabe, la moindre des choses, prenez quoi Traduction du Mus'haf, traduction du Coran. Essayez d'aller aux mêmes ayats et de les lire. De lire le contexte, la ayah juste avant, la ayah juste après, ça va vous aider à comprendre le Quran, à faire des liens. La prochaine fois, alors lorsque tu vas lire la même soura, quoi, tu te rappelles que ah, c'est ça le sens, c'est pour ça que ça parle de ça ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant ce genre de de lier multidisciplinaire en quelque sorte. Donc ici, dans Al dans cette ayah, il nous explique. Qu'on doit le craindre, subhanahu wa ta'ala. Il nous enseigne qu'on doit le craindre, subhanahu wa ta'ala, qu'on doit avoir peur de lui et que ça, c'est un charme. C'est une condition de al l'Iman. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِدِينَ Craignez-moi, ayez peur de moi si vous êtes des mu'midines. Donc là, si, c'est pour la condition. Conditionnel ici, ça veut dire les charmes, ça veut dire d'avoir peur d'Allah, azza wa jall. خَافُمِنَ اللَّهِ, subhanahu wa ta'ala. Et le craindre, c'est une condition dans аль-иман. إِنَّمَ ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ Le contexte ici, c'était dans quoi? C'était dans l'histoire, ou bien dans la bataille de euh, de Uhud. Après la bataille de Uhud, on sait que les sahabes, رضي الله تعال étaient vaincus lors de la bataille de de Uhud. Et que ils ont été quoi? Vraiment éprouvés, ils ont pris beaucoup de mal, beaucoup de dé, beaucoup de dégâts. Il y a des Sahabas qui sont morts, d'autres qui étaient blessés, et ainsi de suite. Ils étaient affaiblis. Juste après, il y a Abu Sufyan qui était parmi les Mushrikehs dans ce temps-là, qui vient, et qui menace le Prophète صلى alayhi wa sallam. Quand vous prépare une nouvelle armée et qu'elle se dirige vers vous maintenant pour, pour vous pour vous anéantir. Alors Allah Allah عز وجل a révélé ce groupe de versets. Allah سبحانه وتعالى il dit inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawwif awliyae. Ai inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawfukum awliyaehu wa yuhhibukum وتعالى selon les mufassirin c'est que ça c'est le shaytan qui vous fait peur de ces alliés. Il essaie de mettre dans vos cœurs à vous les croyants La peur de ses alliés à lui, ça veut dire l'armée des Mushylikin en vous faisant croire qu'ils sont quoi Qu'ils sont très forts et très puissants. Qu'est-ce que le shétan il a fait ici Qu'est-ce que le shétan il est en train de faire ici C'est quelle forme qu C'est quelle technique qu'il utilise pour vous faire peur de ses alliés à lui Mais comment C'est quoi la technique Illusion sur quoi C'est quoi cette illusion C'est quoi le contenu de cette illusion Le nombre et perception, oui, mais c'est quoi cette perception Immédiatement, il, il exagère la force de, de ses alliés. En d'autres termes, le Shaytan ici, il met dans ton cœur une image, quoi, une perception exagérée de la, de la force de ton, de ton ennemi, de ton adversaire. c'est pour ça qu'Ada ibn Amal l'a Avant de tafsir, il dit quoi ici dans le tafsir de cette ayet, Écoutez bien ça يعظمهم في قلوبكم. Il quoi Il exagère leur grandeur dans vos cœurs. En d'autres termes, c'est du Hollywood. Comprenez, c'est du Hollywood. Savez Hollywood, l'image, vous savez de quoi je parle? Ça montre grande puissance, grande force. Ça c'est une des malades comme le shaitan, du C'est pour ça Hollywood, c'est du shaitan. Le travail de Hollywood, c'est du travail de shaitan. C'est le shaitan qui dit al-ins. Vrai? Donc Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Subhanahu wa Taala, il nous rappelle quoi dans cette situation? "فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مِن دِينِ". Si vous êtes des vrais croyants, ne les craignez pas. Craignez-moi plutôt, il dit. Subhanahu wa taala. Et encore une fois, ça revient à ta question de tout à l'heure, lorsque tu as posé la question sur soit l'état de un soit des choses comme ça, faire propager des informations comme ça, faire propager trop d'informations dans un seul sens auprès de personnes qui ne sont pas averties, qui, qui n'ont pas assez de iman ou de ilm ou autre chose. Oui, ça peut avoir un effet qui est négatif et qui est assez assez sérieux. Qui est quoi Qui est d'avoir une impression de faiblesse exagérée des bouslisides et une imp impression aussi de quoi de de force exagérée de leur de leur ennemi voilà c'est pour ça même le prophète salam lorsqu'il a parlé de le messie la plus grande superpuissance qui existe à travers l'histoire de un et la plus grande fitnah qui existera à travers l'histoire Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certainement, il nous a avertis contre lui, il a parlé de ses fitaines, il a parlé des choses des choses incroyables. Mais malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi sallam, lorsqu'il a remarqué que certains des sahabas, ils avaient un peu trop peur de Dajjal, il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas si important auprès d'Allah. Il n'est pas si grand auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, le sahabi lui dit quoi Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de Dajjal, il a commencé à parler longtemps de Dajjal. « Fakhafadha fihi wa raffa'a » Certains ulama, ils ont expliqué ce hadith, quoi ?« Khafadha fihi wa raffa'a » Parfois le prophète, a, il a fait monter, ça veut dire, il a parlé de quoi De la grande fitnette de Dajjal, et des choses inimaginables qui viennent avec lui, de sa puissance et tout. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam Il a rabaissé de, de quoi De sa grandeur et de sa vérité, ainsi de suite, pour que les gens ne pensent pas que Dajjal, il est quoi Il est invaincu, ou bien il est invincible, ou bien que Dajjal, par exemple, il a des pouvoirs qui quoi qui, qui est en pleine maîtrise sur nous autre chose non le prophète ali a décrit c'est quoi ses faiblesses il a décrit c'est quoi sa réalité et comment se prévenir contre lui donc il y a toujours une une solution même devant الدجال عياذ alors il nous dit, en comprenant de cette aya que quoi que craindre le shaytan et ses alliés, eh bien, ça contredit. C'est contraire au iman. Mais jusqu'à quel point c'est contraire au iman ou dit ici, Si cette peur du shaytan ou de, ou de ses alliés, elle mène vers le shirk, faire faire le shirk, alors elle est quoi Elle est contraire au, asl, au noyau même de l'imam. Ça veut dire il y, y a pas d'imam dans le cœur d'accord Si la crainte du shaytan ou de ses alliés, elle fait en sorte que la personne, elle fait le shirk, elle tombe dans le shirk, alors ça, c'est une indication qu'il n'y a pas de... quoi. Ce shirk-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a effacé le noyau même de l'Iman. Iyadabillahi subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est contraire à quoi au caractère ici complet de l'Iman, c'est le 100% de l'Iman, ça veut dire, ce n'est pas un vrai mu'min. Quand on dit quelqu'un, ce n'est pas un vrai mu'min, ça ne veut, veut pas dire nécessairement que c'est un mounafiq, que c'est un hypocrite, ça peut vouloir dire qu'il est quoi Il est faible dans son Iman. Donc, si la peur de shaitan et de ses alliés, ça fait en sorte que la personne, elle désobéit Allah Azza wa et bien ça, c'est un symptôme, c'est un signe clair que son Iman, il est faible. On ne va pas dire qu'il n'a pas le, le Iman, Il a fait un haram à cause de quoi De la peur de Shaitan. Ça veut dire que sa peur dans l'azawad n'est pas, n'est pas pleine, n'est pas complète. Et son iman, il est faible. Sa peur dans l'azawad aussi elle est, elle est faible. En conséquence јнатху аја досорета тауба Аллах سبحان و تعالى е дека нèма ја групира месадите Аллах ман амана била и во Јубил Ахир и агама салате и ат-закате и лем ја хше илла Аллах фасе олайке ање кону Аллах го зове и упатува De ces croyants-là, يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهُ qui sont toujours dans les masajid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. الْعِمَارَ بِعَذِكْرِ Mais Allah, Azza wa Jal, ici, il nous parle de certains de leurs attributs. Je vais pas citer toute la Aya, bien sûr. Mais Allah, Azza wa Jal, il dit وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ «Il ne craint que Allah, subhanahu wa ta'ala. » «Le vrai croyant, il ne craint que Allah. » «La crainte, ici. » C'est quoi la différence entre le khawf, la peur, ainsi que الخشية, la crainte Il y a la peur et il y a الخشية, la crainte. Alors, ils disent les ulamas, la crainte est une forme de peur. Mais c'est une forme de peur bien spécifique. Ça veut dire qu'elle a ici des attributs qui sont supplémentaires. ok Un attribut qui est supplémentaire. Alors, c'est quoi الخشيه تكون مع العلم بالمخشى كما قال سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده لا خشيه لا crainte d'Allah elle est quoi elle vient toujours avec la, la science la connaissance ne craint Allah azza la khashya que celui qui connaît Allah azza alors que la peur d'Allah elle peut être quoi sans sans connaissance واضح دونك Si je vais dire à quelqu'un tu sais que Allah Azawajal tu sais que Dieu pourrait maintenant envoyer un tremblement de terre qui va faire tomber toute cette construction. Et la personne va avoir peur. Ça c'est quoi C'est une une peur. Peur. Qu'on pas ça veut pas dire nécessairement qu'il connaît Allah Subhanahu wa ta'ala. Mais s'il a quoi Il a peur de là de la punition. Comme on le voit dans le cours sur Asira, même certains des mouchils qui, même lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, ils avaient peur de la punition d'Allah azzawajal, qu'à un certain niveau, ils réalisent qu'ils ont fait trop de, trop de mal aux croyants, ou bien ils ont ils sont un peu allés trop loin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Allah, il fasse descendre la, la punition. Ça, c'est une peur, ce n'est pas une crainte. La crainte, c'est le alim, le connaisseur, celui qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala al-ulama. voyez C'est pour ça toujours le alim parfois quelque chose qui sécurise le jahil, l'ignorant. Il prend ça comme une bonne nouvelle. Le alim va prendre ça comme une... quoi Comme une mauvaise nouvelle. Parce qu'il voit qu'il y a une fitna ou bien qu'il y a une menace pour son iman dans cette chose. Vous voyez Allez dire à un jahil, allez dire à quelqu'un qui est un ignorant. Quelqu'un qui est un ignorant. Jahil. Musulme, mais qui est un ignorant, il connaît pas vraiment beaucoup son din, ok? Musulme, juste à peu près. Un jour, tu vas le regarder comme ça dans son visage, tu le regardes bien, il te dit qu'est-ce qui arrive? Tu fais un sourire comme ça, tu regardes, tu regardes, tu regardes, et lui il dit pourquoi est-ce que tu me regardes? Viens attends, regarde comme ça après tu dis c'est quoi? Tu as vraiment le visage de Ahlul Jannah. tu vois? Tu as, euh, tu, tu es parmi les gens d'ul Jannah, toi. Je peux le voir dans ton visage. Qu'est-ce qu'il va faire? Probablement qu'il va être super content, ok? Il va être super content. Il va dire ça à tous ses amis. Même moi, quelqu'un l'autre fois, il m'a vu, il m'a dit: Toi, tu vas être parmi les gens du le djinn. Voir? Pourquoi? C'est pas? C'est parce que c'est un l ignorant. Aller dire ça à un alim, ça va vous dire quoi? Starfelala, toi tu une fitna, toi pour moi iman. Voir? Vous, vous voyez la différence entre les deux? Pourquoi? Parce que ça c'est une khushia. Inna ma yakhshallah min ibadhi les ulama c'est une crainte ici parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala il connaît que la ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun comme Allah azza wa jalal. C'est pour ça lors du temps des tabi'in lorsque je me rappelle plus c'était après qualbata exactement je pense c'était avec les perses ou autre chose lorsque l'armée des musulmans a amené beaucoup de butin ici beaucoup de richesses après la victoire beaucoup de richesses sont revenus vers le Les gens étaient très réjouis Et l'un des Sahabas du Prophète صلى الله qui était encore en ville, il avait quoi Il avait peur. Il a vu que ça, c'était un mauvais signe. Alors les gens, ils disent tout le monde est content, le butin de guerre, les trésors, l'or. Euh... Et toi, tu es quoi Tu as peur Il a dit quoi Il a dit c'est, c'est avec ça que la Umma va être distraite et qu'elle va se qu'elle va s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui il voit dans ça quoi il voit dans ça une fitna, une épreuve et pas nécessairement une bonne nouvelle il craint que ça, ça n'éloigne les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxième point ici deuxième différence aussi que la crainte elle est due à la grandeur de celui qu'on craint Écoutez bien ça. La crainte, elle est due à la grandeur de celui qu'on craint. Alors que la peur, elle peut être due parfois à quoi À la faiblesse de celui qui a peur. Voilà. Lorsque tu crains quelqu'un, la crainte dans la langue arabe khashia, c'est parce que celui que tu crains, il est grand, il est puissant. Alors que la peur, c'est pas nécessairement le cas. Quelqu'un peut avoir peur juste parce que quoi Il est il est trop faible ou bien parce qu'il a des illusions, comme on a parlé tout à l'heure. Il peur, euh, comme ils ont cette expression dans la langue arabe, ils disent « il a peur de son ombre ». Il y a des gens, ils ont peur de tout, ça veut dire même lorsqu'il a son ombre de, de, de, de, de, derrière lui, il voit quelque chose qui bouge, il a peur. Okay? Donc ça, c'est quelqu'un de peureux, ça c'est pas « khachiel », c'est quoi C'est une peur, « khaufun », parce que je, je, je n'ai pas peur de lui ou de telle chose ou telle autre chose à cause de sa puissance, de sa grandeur, mais à cause de ma de ma faiblesse, Oui. Innama que certes ceux qui craignent vraiment Allah Azawajal. Innama lilhasr. Le mot innama ici, c'est pour l'exclusivité dans la langue arabe. Ça veut dire il y a personne qui craint Allah Allah de parmi, parmi tous ses serviteurs, à part qui, à part les uléma les savants, les connaisseurs. Ben, euh, dans notre sourate aussi, dans sourate al-Ankabut, ومن الناس من يقول nous parle aussi du mal de ces gens-là qui sont qui, ceux qui disent, parmi les gens, il dit Subhanahu wa Taala, parmi les gens, il y en a qui, ceux qui disent, آمنا on croit en Allah. فَإِذَا أُوذِيَا فِي اللَّهِ Dès qu'ils sont éprouvés en Allah, ça veut dire qu'ils sont éprouvés dans leur religion, جَعَلَا فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ Allah, ils vont craindre les gens autant ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est l'idham, ici mentionné de façon négative, ça veut dire on ne devrait pas craindre les gens autant qu'on craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on doit craindre Allah subhanahu plus que toute autre personne. Donc on a le hadith aussi hadith d'Abu Saïd Radhiyallahu Ta'ala a de تعالى, عنه, passant le hadith il est faible c'est un hadith qui est faible mais comme les ulama il dit si ma'nahu sahih le sens du hadith il est il est vrai donc parfois un hadith il est faible mais on le mentionne pourquoi parce que c'est des paroles de sagesse qui sont en accordance avec les principes de l'islam donc on va dire hadith da'if. on peut pas l'attribuer de façon certaine au prophète sallallahu alaihi wasallam on parle on parle de ça dans notre séminaire bien sûr sur les sens du hadith c'est quoi les conditions de sidlal d'utiliser les hadiths qui sont da'if. il y a parfois des divergences entre les uléma là dessus mais ici vu que on a dans la référence ibn abid dar fil yaqidi anturdiya anturdiya nasabisahhatillah Un signe de manque de yakin, c'est quoi yakin? C'est la certitude en Allah Azawajal. Alors les symptômes, certains signes ici de la faiblesse de ton yakin, c'est quoi? De faire plaisir aux gens en désobéissant à Allah Subhanahu wa Taala. Un tour de Iyadness, tellement présent de nos jours, tellement présent de nos jours. Pas seulement faire plaire aux gens, mais faire plaire quoi? Oh caférine et parfois aux ennemis de l'islam. Leur faire pleurer, leur faire plaire, les satisfaire par quoi Par la désobéissance d'Allah Azzawajal, billahi subhanahu wa ta'ala. Ça c'est vrai que c'est un signe de quoi De faiblesse, de yaquine, certitude dans Allah subhanahu wa ta'ala. De un, wa an ala rizqillah et de les louer, leur faire les louanges. Pourquoi Pour le rizq qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Zhebira te le risque et toi, tu vas dire merci pour telle chose». «Hamdullillah». À place de dire tu vas dire «C'est à, à cause de lui que j'ai eu telle chose». «C'est à cause de lui», ainsi de suite. Alors, ça, bien sûr, aussi, c'est un, un signif de faiblesse de «al-yaqeen». «Le'anna katansa al «Tu as oublié celui qui t'a donné la ni'ma, subhanahuwa». تعالى petite question ici est-ce qu'il y a contradiction entre cela et entre le fait qu'on devrait remercier ainsi que dans l'islam la sunna c'est de remercier celui qui t'a fait du bien mais la yashkur les gens ne remercient pas Allah ou ou comme جاء في hadith du prophète sallallahu الصلاة و السلام alors les ulama ils ont dit non idafatou n'imati ila asbab wa nisyano al khaliq il y a une différence ici entre deux cas situation 1 Tu m'as fait du bien. Toi, tu m'as fait du bien. Je réalise et je dis « Alhamdulillah, ça vient d'Allah Azza C'est Allah subhanahu wa qui t'a envoyé toi comme « Sebeb », comme cause. Pas de problème. Mais après ça, bien sûr, qu'est-ce que je fais Je te remercie. Ou « Jazikah », je peux faire d'oua, je peux t'offrir un cadeau, je peux. Mais je te remercie. Mais je n'ai pas oublié Allah Azza Mon cœur, il est attaché à Allah Azza Je ne pas attaché à toi. Ça avait pas de problème. Ça c'est le la bonne procédure. Mais si toi tu me fais un bien et moi j'oublie Allah azza wa jall. Il dit "Oh si ce n'était pas toi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Heureusement qu'il y a encore des gens comme toi dans le monde. Heureusement alors là qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi le problème ici J'ai oublié Allah azza wa je suis en train de faire tes C'est comme si toi tu es la dernière ligne de défense, la dernière la dernière ligne d'espoir, vous comprenez C'est soit toi ou bien il y aura Il n'aurait eu rien du tout. Non, je dois avoir ici mon Hamd. Qu'est-ce qu'on dit dans la Sourate Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Les louanges, tous les louanges, ils sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, Ahmadullah subhanahu wa ta'ala, avant tout, après ça, bien sûr, je peux te remercier pour le bien que toi, que toi, tu m'as fait. Et le dernier, ici, ça dit dans le hadith, encore une fois, hadith qui est faible, mais le sens, il est juste wa anta dummuhum ala ma lam y'atik Allah et de les critiquer de leur en vouloir pour ce que Allah azza wa jalla il t'a pas donné Qu'est-ce que ça veut dire ici? Law 'alimta yaqinan anna al-mutafarrid bil Tu dois savoir que celui qui donne et qui retient c'est Allah azza wa avant et après toute chose Attention On ne parle pas ici comme certains l'utilisent, ça c'est les ulama sou ulama sultan dans les pays arabes ils utilisent comme ça certains certains shihr pour dire ça aux gens. Ok lorsque les gens ils réclament leur droit du gouvernement ils disent mon droit il est où le gouvernement ne me donne pas mon droit il dit là pourquoi tu critiques pourquoi tu veux leur en vouloir pour quelque chose que Allah il t'a pas donné vous comprenez non Si c'est ton droit, quelqu'un t'a appris ton droit, tu peux quoi Lui en vouloir et le réclamer. C'est mon droit, donne-moi mon droit. C'est mon argent, tu me le donnes. Et je je t'en veux pour cela. Ça n'a rien à voir ici, je pas c'est pas ta saqut ala al-qadar, je suis pas contre le qadar d'Allah Azza Sinon on abolit tout le principe de justice dans l'Islam. Sinon il y a plus de qadi dans l'Islam, il y a plus de justice, il y a plus de juge, il y a rien du tout. Comprenez, ça fait pas de sens. Là on parle d'autre chose en vouloir aux gens pour quelque chose qui n'est pas nécessairement quoi De leur contrôle ou bien de mon droit ou bien c'est pas leur leur obligation envers moi ou bien ils ont fait de leur mieux. Comme certaines personnes, il vient et te dit "Je sais que tu travailles dans telle compagnie. Aide-moi à trouver un emploi, j'ai pas d'emploi." Tu dis "Inchallah, je vais t'aider." Tu essaies, tu essaies, tu trouves rien. Tu fais de temps mieux, tu trouves rien. Mais avec le temps quoi, il commence à à t'en vouloir. Tu n'aides pas tes frères, toi. Tu es égoïste. Les gens comme toi, ils n'aident pas les autres. Vous, vous êtes riches, mais vous ne le pas. C'est pas moi qui quoi? est quoi? Al-Razzak, c'est Allah Azawajal qui est Moi, je fais ce que je peux les asbab, mais le risque est auprès de Allah wa Taala. C'est lui qui est quoi? al wa al C'est clair. Vous avez vu des exemples comme ça, des gens comme ça dans dans dans la vie. Ils te reprochent des choses que c'est pas toi. Il y a personne, vous n'aidez pas vos frères, vous faites pas, faites... qu qu'est-ce qu que je peux te faire, moi Si c'est ton droit, tu le réclames, si c'est vrai ton droit, je dois le faire, je dois le faire. Je dois te le donner, je dois faire de mon mieux. Si ce n'est pas ton droit, alors je t'aide, Allah Azza wa Jal, avec, les... avec les capacités du bord, et c'est Allah Azza wa qui est razaq, subhanahu wa Moi, je ne suis qu'un outil, je suis suis qu'une cause, ça peut être moi ou bien quelqu'un d'autre. Oui Non, c'est pas nécessaire de dire à la personne que okay? c'est pas nécessaire de dire à la personne. Je te remercie grandement pour le bien que tu m'as fait, mais en passant, c'est pas toi, c'est Allah Azawajal. C'est pas nécessaire de le dire. Okay? Si on le dit, toujours bien comme un petit rappel, mais encore une fois, et si ça peut être mal pris, pas parce que la personne n'a pas la arki dans Allah Azawajjal, mais parfois quelqu'un a fait tellement de tellement de sacrifices pour toi, c'est comme si tu viens, toi, il, il pourrait comprendre ça comme si tu hein, Tu essaies de de l'effacer, okay? que tu as une mauvaise intention. Il pourrait comprendre, c'est pas, faut pas comprendre que l'autre n'est pas content parce qu'il euh, parce qu'il n'aime pas qu'on fasse les louanges dans la rasool. Non, peut-être que l'autre il il peut penser, il peut considérer que mon intention c'était pas de faire un rappel sur la rasool, c'était tout simplement d'effacer tout l'effort que lui il a fait. Vous comprenez? Donc, et si c'est une question, c'est pas obligatoire, mais bien sûr c'est, il faut utiliser ici, faire preuve de de et de et de sagesse. Аиша, رضي الله عنها, elle nous rapporte le hadith du Prophète, صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ Celui qui cherche à satisfaire Allah, سبحانه wa ta'ala Même en désobéissant aux gens. Même par la colère des gens. Allah, عز و جل, quoi? Sera satisfait de lui et va faire en sorte que les gens vont finalement devenir satisfaits de lui il Celui qui cherche à satisfaire aux gens par la colère d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sera en colère contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que finalement les gens aussi ne seront pas satisfaits avec lui. Vous comprenez Et ça bien sûr, il y a le suhadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a après ça quoi? Hayat, les exemples de la vie, de atterrir, de l'histoire, ok? Qui sont là pour nous confirmer cette réalité-là, que tout celui qui essaye, surtout la deuxième partie du hadith, elle est très évidente dans les histoires. Que okay la première réalité, on ne la voit pas, on ne la voit pas directement. C'est une vérité, mais c'est plus quelque chose qui quoi? qui se vide dans dans la vie personnelle de la personne. Quelqu'un qui cherche à satisfaire Allah Azawajal avant tout, il va voir dans sa vie que Allah Subhanahu wa Ta'ala voit quoi Il va l'empêcher de il va lui éloigner la colère des autres. Soit que ceux qui étaient en colère contre toi vont devenir satisfaits de toi avec le temps, ou ceux qui sont encore insatisfaits de toi, yashghaluhum Allah bi anfusih. Allah Azawajal va leur donner quoi Des chances pour les occuper, ils vont t'oublier. Ils vont pas vouloir te faire du mal, ils vont avoir autre chose à faire. Ils vont te laisser tranquille. Mais la deuxième partie, elle est plus évidente dans l'histoire. Ça veut dire l'histoire générale. Okay? c'est en lit l'histoire, que ce soit l'histoire contemporaine ou plus ancienne, on va voir plusieurs exemples de gens qui ont essayé quoi de, de satisfaire aux gens en désobéissant à Allah, Allah en faisant le mal. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin Ils ont été trahis par ces mêmes personnes qu'ils voulaient satisfaire, et de ce fait, ils ont perdu Allah Azza Jal, et puis après ça, ils ont perdu les gens. Prochaine section, parlons maintenant de at le principe de at qu'on définit habituellement, ou bien qu'on traduit habituellement comme étant la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est relié un peu au khawf, Tawakul. Tawakul, c'est l'antidote, c'est l'envers le, de la peur. La peur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a peur d'autre qu'Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'on fait ici On a tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal va nous sécuriser. Subhanahu wa ta'ala. Kafahu wa ammanahu va être suffisant pour nous. Il va nous sécuriser subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul таваккулу ibadatun qalbiya c'est une action du cœur une adoration du cœur qui doit être exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala لا يجوز صرفها لغير الله subhanahu wa ta'ala non seulement le tawakkul est une obligation farida et il faut qu'elle soit sincère pour Allah azza wa jall unique pour Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi le tawakkul est parmi les meilleures actions dans الدين parmi les plus hauts niveaux de الدين de tawakkul c'est pour cela que ceux les vrais mutawakkilines ceux qui ont vraiment le tawakkul, le niveau complet de tawakkul, c'est eux qui sont quoi l'élite des croyants rappelez-vous on a parlé au tout début de cette série du hadith des 70 personnes qui vont entrer le djannah sans jugement ni même punition c'était quoi leur point caractéristique central qu'est-ce qui les distinguait des autres وعلى ربهم يتوكلون دونك انصام لا يسترقول ولا يكتول وعلى ربهم يتوكلون س سو كيا لا بلان كونفيونس تور الله سبحانه وتعالى التوكل تل مو الف كي لو ديموند با با لا الرقيه كي لي سيت mais qu'ils vont pas la demander aux autres ils vont faire leur propre ruqya tellement ils ont confiance en Allah Azza wa Jalla aussi quelqu'un leur offre de faire la ruqya ils vont prendre l'offre en tant que tel mais ils vont pas prendre l'initiative de demander aux autres de leur faire la la ruqya tellement leur tawakul, il est fort en Allah Subhanahu wa ta'ala لذلك امر الله تعالى به في غير ايه من القران اعظم مما امر بالوضوء والغسل من الجنابه C'est pour ça qu'Allah a ordonné le tawakkul, il a parlé du tawakkul dans tellement d'ayats dans le Coran. Il a parlé plus de tawakkul que de quoi De Al-Ghussl, le bain rituel ou le woudou, les ablutions par exemple et ainsi de suite. Plusieurs pratiques connu de l'islam. Et bien tawakkul, Allah on a parlé plus dans le Coran, Al-Karim subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi le sens maintenant de Al-Tawakkul Tawakkul c'est parmi les les les concepts de hadith qui n'ont pas vraiment d'équivalent en un seul mot dans la traduction en français ou bien en d'autres langues c'est clair donc la peur le khauf euh, l'amour c'est le hub c'est un mot qui fait face à un autre mot mais ici pour le tawakkul il faut vraiment expliquer qu'est-ce que cela veut dire plus que traduire ok donc louraten huwa irtimad oua dans la langue arabe le mot tawakkul fait référence à quoi à Deux choses. Et à tibad ou à tafouid. En d'autres termes, c'est la pleine confiance. c'est pas juste une confiance qu'il faut pas mêler ici avec confiance. Ça veut dire, lui, c'est quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsque je dis euh, Mohamed, Ali, Omar, lui, c'est quelqu'un de confiance. Qu'est-ce que cela veut dire Triche pas. Il tient à sa promesse honnête. Mais, ça reste que, regardez, remarquez deux choses ici. De un, ça reste que ça, c'est ça c'est majoritaire. Il faut que je sois vraiment un fou, quelqu'un pas normal, pour vous donner ici un engagement à 100%, que moi, lui, je le garantis à 100%. Vous comprenez Lorsque je dis lui, c'est une personne de confiance, c'est quoi Je le connais depuis plusieurs années. Et je ne connais que du bien de lui. J'ai fait des... Est-ce qu'il se peut un jour qu'il va trahir Oui. Est-ce qu'il se peut un jour qu'il va mentir Oui. Ok, donc, ce n'est pas une pleine confiance ici. La pleine confiance... On, on, on accorde à personne, lorsqu'on a vraiment le hacle, on accorde à personne, la pleine, à personne qui est vivant, on parle pas des morts, des prophètes ou autre chose, on parle des gens qui sont vivants. Il faut jamais accorder à quelqu'un qui est vivant une pleine confiance à 100%. Ok, lorsque je dis c'est quelqu'un de, conf de confiance, une personne qui est intègre, ça veut dire que So far, so good. J'ai assez expérimenté cette personne et, alhamdulillah, je n'ai eu que de bonnes expériences. Vendez Donc, de un, il reste toujours une possibilité que cette personne-là de confiance va me trahir un jour. Toujours possible. Même si la probabilité, elle est, elle est faible. Et de ce fait, ce n'est pas ici une confiance qui est dans le sens de quoi De Attawakul. Un autre point aussi, Cette personne-là en qui j'ai confiance, je suis aussi conscient de ses faiblesses, pas de ses faiblesses ici volontaires, mais du fait qu'elle manque de pouvoir, que j'ai confiance en toi, mais je sais qu'il y a des choses qui te dépassent, que tu ne pourras pas faire, bien que tu aimerais les faire, parce que c'est du bien, mais tu ne pourras pas les, les faire. Donc, c'est pas de cette confiance qu'on parle lorsqu'on parle de Tawakul. Non, lorsqu'on parle de Tawakul, on parle de la Pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Waadhe. Pleine confiance ça veut dire à 100%. Je sais qu'Allah azza wa jall, il n'est pas injuste subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'Allah azza wa jall wa ma kana rabbuka nasiya. Il ne va pas m'oublier subhanahu wa ta'ala tant que je me rappelle de lui, il sera là avec moi subhanahu wa ta'ala. Ne va jamais te laisser à toi-même subhanahu wa ta'ala. La pleine confiance, la confiance absolue. En son pouvoir, subhanahu wa taala. En sa justice et en son en, en ses bienfaits, subhanahu wa taala. En le bien, en sa bienfaisance plutôt, Ihsanuhu, subhanahu wa taala. Je compte sur. Lorsqu'on dit je compte sur, compter normalement, je compte sur toi. Vous savez les gens qui disent je compte sur toi, on ne devrait pas utiliser une telle expression. Compter sur toi. I rely on you, fully rely on you, pleinement compter. Non, je dois compter sur Allah subhanahu wa ta'ala parce que encore une fois je compte sur toi peut-être tu vas me trahir ou peut-être quoi je te mets trop de pression je te demande quelque chose qui te dépasse peut-être même toi tu ne sais pas encore mais ça te dépasse ça dépasse tes capacités et ton et ton pouvoir at tawwid tawakkul c'est ça qu'on dit donc l'attente cette blade confiance ici Je compte sur Allah Azza wa Jall, mais aussi c'est le tafwid. C'est quoi tafwid ici De volontairement dépendre sur Allah Azza wa Jall, de laisser mes affaires auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, de laisser mon destin auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comprenez Ce qu'on appelle ça quoi At-tafwid. Tafwid, tafawwadu wa afawwidu amri ila Allah, comme Allah Azza wa Jall il dit dans sourate Ghafir, si je vous rappelle bien. C'est quoi ici C'est je laisse mes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que je n'ai même pas à me soucier. Ça c'est le sens de tawakkul qui te donne quoi ici Qui te sécurise dans la vie contre les, les craintes. Il y a plein de craintes dans la vie. On a parlé tout à l'heure de la peur. Même la peur naturelle en passant. La peur naturelle, même si elle est justifiée, mais elle doit avoir quand même des des limites. Sinon elle va quoi Elle va te paralyser dans ta vie. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Mais qui n'a pas de contrôle ici pour se défendre contre toutes ces menaces, contre toutes ces craintes, contre tous ces problèmes potentiels, qui sont fondés. C'est une peur qui est naturelle. Et ça s'étale sur le temps. C'est n'est pas un lion, tu prends la fuite et après... Ou bien un chien qui court derrière toi, ça te prend quelques secondes. Soit il va t'avoir ou bien tu vas, tu vas être sauf. Après ça, c'est fini. Non, on parle ici de crainte qui est quoi Qui est constante qui s'étale sur des jours, des semaines, sur des mois. Qu'est-ce que ça fait en sorte ça Ça fait en sorte qu'il y a plein de gens dans ce monde qui ne peuvent pas dormir la nuit. C'est vrai ou non Ne peut pas dormir. La la taktahilu ayno bi nawm. Ne peut pas dormir. Il essaie de dormir, peut pas parce qu'il y a tellement de craintes et ces craintes qui sont fondées. Mais le truc c'est quoi ici Le truc c'est que si je n'y peux rien, j'ai tout ce que je peux faire pour me protéger, je l'ai fait. Mais j'ai plus rien à faire. J'ai pas d'autre sommeil à faire. Qu'est-ce que tu fais là à ce niveau Quoi Tawakkul. Et c'est ça ici le sens de quoi Au amri Tu laisses tes choses, ton destin entre les mains d'Allah azawajal. Tu vas dormir tranquille. Pourquoi Parce que c'est Allah azawajal qui s'en charge. Est-ce que c'est clair C'est ça le mot ici, tafouïd. C'est ça le sens du mot ici, tafouïd. Taïm, c'est quoi maintenant le sens de tawakul dans le char On a parlé si tawakul dans la langue arabe. Ici, c'est atimad ou atafouïd. Maintenant pour résumer la définition du tawakkul, i'timad al-qalb 'ala Allah wa ta'ala fi husul al-matlub wa daf' al-makruh Le tawakkul c'est lorsque le cœur il compte sur Allah wa Il est attaché à Allah ta'ala, il a pleine confiance en Allah azza wa jall pour ce qui est de quoi d'avoir, d'acquérir le bien ou bien de repousser le mal tout en prenant les asbab les causes donc faire les asbab ça fait partie du tawakkul c'est clair tawakkul ici ce n'est pas un test ce n'est pas tester Allah azza wa c'est Allah qui nous teste c'est pas nous qui testons Allah azza wa tawakkul c'est pas je teste Allah azza wa c'est pas Allah il a promis qui va donner la richesse subhanahu wa ta'ala qui va donner le rizq qui va répondre aux doua De ce fait, je vais m'asseoir, je vais faire beaucoup de du'aïa, « Allah urzukniya, Allah urzukniya, Allah urzukniya, Allah urzukniya » et j'attends dans mon salon que le russe, il descend. Vous comprenez Ça, c'est pas « tawakul ». Est-ce que c'est clair Il va venir maintenant. « Tawakul ». Il est dans les notes, vous l'avez dans les notes. « At-tawakul », donc c'est cité dans les notes. C'est quoi le mot « tawakul » Donc, il y a « tawakul » et il y a le « tawakul ». C'est pas la même chose at tawakul, c'est quoi C'est une sorte de laxisme, de prendre les choses à la légère. Comprenez Prendre les choses à la légère, et ça, c'est contraire au tawakul. Donc, parlant ici du tawakul selon ses ahkams, Ces différentes formes. On a bien sûr le tawakul en Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawakul ala Allah, azza wa jal. Wa hadha wajibun. Et ça c'est obligatoire, ça c'est requis dans le email et c'est obligatoire. Tout comme pour la peur et pour l'amour, on ne va pas répéter la même chose. Il y a les trois cercles, ok Le premier cercle qui est le noyau de tawakkul, ça veut dire l'existence d'un minimum de tawakkul sur Allah Azza wa Si quelqu'un dit « Iyadam billahi Azza wa je n'ai pas du tout confiance en Allah, qu'est-ce que vous dites d'une telle personne Kafir, on est d'accord Quel que dis moi je sais pas du tout confiance en Allah Aiyada billa azza wa jalla hada kafir c'est comme qu'il manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout comme quelqu'un manquer de crainte d'Allah ou bien d'amour d'Allah azza wa jalla il manque de confiance en Allah wa ya sheikh, je veux faire un commerce et voilà le contrat voilà l'idée parce que ça ne répond pas à tel tel tel critère voilà ce que Moi aussi, j'aimerais ça devenir euh, quelqu'un de riche. Mi millionnaire. je sais qu'avec ce avec ce projet ça je vais devenir très riche. Voilà c'est haram Allah aza wajiladi keda k. Mais OK, ça c'est ici de quoi de faiblesse de at tawakkul, faiblesse de tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr ça ici, par À condition, comme on a mentionné, que ça n'arrive pas au tawakkul au laxisme. Le laxisme qui est quoi Qui est le fait de ne pas prendre les asbab ou bien de prendre les asbab à la légère. C'est quoi les asbab Toute cause en lien dans le domaine précis, comme il nous dit ici, ok donc. C'est prendre les « asbab ». Les « ulama » dans le temps, ils donnaient toujours les exemples classiques. Pour le voyageur, quelqu'un qui part en voyage, il y a « khudu zed »« ar-rahila » C'est de bien choisir l'animal de voyage pour un en voyage Prendre un animal qui est assez fort, assez stable. Et aussi quoi Prendre « zed » de la nourriture, de l'eau, ainsi de suite. Pas aller traverser le désert sans rien du tout et dire quoi C'est Allah qui est « ar-razaq » Il va m'envoyer quelque chose sur le chemin. ça C'est quoi C'est « at-tawakul » Ce n'est pas « at-tawakul ». Ok. Petite parenthèse ici. J'ai ma propre théorie que j'ai développée ici, ok C'est pas, c'est pas, c'est pas Ulemek qui dit ça ou autre chose, mais c'est ma propre théorie qui ici, qui relie au work à la réalité, au contexte. Si je vous dis Occident versus Orient, versus le reste du monde, ce qu'on appelle plutôt, disons, ce qu'ils appellent pays du tiers monde. اخر دل les causes. Vous allez les mettre où Si je vous dis aujourd'hui, bien sûr en 2020, je ne parle pas, il y a de cela plusieurs siècles, je parle aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. Si je vous dis le monde occidental, d'un côté, versus le, disons le tiers-monde, de l'autre côté. Le <t 'en> « akhd bil asbab », si je vous donne ici une étiquette, un collant dans lequel s'est écrit les moyens, « akhd bil asbab », vous allez le coller où Occident. Tu es d'accord Puissance matérielle, organisation, les mesures, OK Partout, il y a mille et une procédures de tout. OK Procédure pour l'incendie, procédure pour telle chose, si quelqu'un il a que telle chose lui arrive, si واضح طيب. Le monde ce monde du tiers monde, ce qui est du tiers monde, grande partie bien sûr, c'est des musulmans prendre les asbabs euh, de 0 jusqu'à 100%, vous allez leur donner combien? 30% 20, 40% ok? mais on, on est tous d'accord que ce n'est pas proche du du 100% d'accord sur ça ou non? d'accord? donc, pays du tiers Euh, dans certains pays arabes, ainsi de suite. Okay. Euh, un boulevard, un grand boulevard à trois voies chaque direction, qui s'étale sur plusieurs kilomètres. Il y a ni feu de circulation, ni respect, okay, et un flux continu de voitures. Et lorsque deux enfants sortent de l'école ou autre chose, okay, ils doivent juste euh, essayer de leur mieux avancer. Il y a un, une, une auto qui arrive, une revient en arrière, après ça, il court, après ça, et c'est normal que ça arrive toujours des des accidents et des enfants qui meurent et des familles qui meurent et ainsi de suite ça, ça arrive tout le temps Donc, ici si en termes de prendre les mesures, on est où on est dans le moins, moindre que 50% la question c'est on prend les esbèbes jusqu'à quel point on prend les esbèbes jusqu'à quel point Du mieux possible et en plaçant la confiance en Allah subhanahu wa taala. Mais même ce mieux possible là, il n'a pas parfois de limites. Vous comprenez? Voilà. Moi j'ai ma propre théorie que j'ai développée. C'est libre à vous, à vous de l'apprendre ou bien de ne pas l'appliquer. Voilà qui moi, je, je, je perçois qu'elle est complètement logique. Si on voit qu'est-ce que le, comment est-ce que le sahaba, ils vivaient dans le temps du Prophète صلى comment est-ce qu'ils prenaient les asbab, ok? Comparer d'un côté au monde occidental qui est très asbabe. Et comparer d'un autre côté quoi le monde tiers monde disons on va pas dire juste les musulmans mais le, les pays qui ne sont pas développés ou qui sont faibles ou autres dans lesquels il n'y a pas de moi ma théorie c'est quoi regarde toujours ce qui se fait dans le monde occidental le 100% fait un moins 10% moins 10 15% ça c'est le débat asbl comprenez parce que en général ça tend dans le monde occidental un peu vers l'excessif, vers l'exagération Comprenez dépenser trop d'argent pour des situations qui arriveraient peut-être une fois sur je sais pas quoi dépenser tellement d'argent et créer quoi gêner d'autres personnes créer d'autres contraintes dans la vie de tout de tous les jours donc on a toujours ici notre notre tawakul on a l'arzawadl qui nous permet de dire ce 10% on peut l'enlever parce que ce 10% quoi Ils nous coûte trop cher et ce, ces ressources-là, on peut les utiliser pour aider des gens qui sont dans le besoin actuellement tout de suite et ainsi de suite. Et cette situation qui arriverait une fois sur cent mille, elle, on la laisse à Allah Azza wa Jal. Right? alam. C'est ma propre théorie comme comme j'ai mentionné. Taïm. Okay. Euh, deuxième forme de tawakkul. Avoir le tawakkul en une personne. مخلوق une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça bien sûr c'est shirk akbar c'est un shirk majeur اذا علق قلبه بالمخلوق واعتقد ان الامر في جلب المنافع او دفع المضار ça c'est shirk akbar quand si le cœur est complètement attaché à la personne à la créature et si la personne elle croit fermement et a'taqada c'est une question ici de عقيدة, elle croit fermement Que repousser ce mal ou faire venir un bien, ça dépend pleinement de cette personne. Vous comprenez Ça c'est sur Kuntakbar et ça, ça serait inimaginable même dans le cas d'un, ça serait inimaginable dans le cas d'un croyant. Ok, croyez-moi ici pour que personne ne dise ah mais ça c'est fort, c'est puissant, hein C'est fort, c'est puissant parce que croyez-moi, même les croyants faibles, ils ne vont pas arriver à ce, à ce niveau. C'est clair. Même un croyant faible, il te dit « Non, il faut vraiment qu'il m'aide. Je sais que... Voilà, » qu'il lui, toujours, il te dit « Ya Allah, ya Allah, ya Allah, fais en sorte qu'il va m'aider. Ya Allah... » Vous comprenez Tant qu'il y a ce... Le, le minimum ici de « Ya Allah, fais en sorte qu'il m'aide. Ya Allah... » Ça, ça garantit que la personne n'est pas tombée dans le... « Shirk majeur. » Mais dès que quelqu'un, il compte pleinement sur une créature... De sorte à ce que le cœur soit pleinement lié à cette créature. Et de sorte à ce que la personne, elle croit que c'est seulement cette créature qui pourra mettre bénéfique ou me protéger contre le mal. Alors là, c'est quoi C'est shirkul akbar. Parce que là, bien sûr, d'un aspect ibadah dans le cœur, mais aussi d'un aspect quoi Roboubiya, tu viens d'accorder quoi l'attribut de seigneurie à cette personne, de Robubia, que cette personne-là, c'est comme s'il y a une partie de cet univers, c'est seulement elle qui la contrôle. Je suis malade. On me dit, ça c'est le meilleur médecin. Pour cette maladie, c'est le meilleur. Tu dois faire une opération chirurgicale, et c'est seulement lui, on me convainc, on me dit, c'est seulement lui qui peut te sauver. Ah, ah, tellement il me dit ça que quoi, mon cœur, moi, il va dire quoi Il va croire que c'est c'est vraiment lui, c'est lui ou ou rien du tout. Et j'y crois. J'oublie Allah Azawajel complètement. Est-ce que ça c'est Shirk Akbar Non, j'oublie Allah Azawajel complètement. Vous comprenez Je je, je, je pas. C'est pour ça on a dit. Il faut pas il faut pas penser que ça c'est extrême. Non, c'est c'est pas extrême. C'est normal de un et de deux vraiment n'importe quel mais avec le moindre iman il va pas tomber dans ça comprenez parce que même le moindre iman qu'on se voit Allah ya Allah ya Allah fait en sorte qu'il va réussir cette opération واضح même si son iman il est faible mais peut-être il y a comme on va voir inchallah subhanahu wa ta'ala اذا عليه فبعضهم يجعله من الشرك les ulama ils disent que si maintenant mon cœur il est attaché à un machlouq, une créature d'Allah Azza wa Jal, dans une tâche qu'elle peut accomplir, mais que je n'ai pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas oublié Allah Azza Alors, certains ulama, ils disent que si le cœur, il est attaché quand même, même si j'ai pas oublié Allah Azza wa Jal, que ça c'est une forme de quoi De shirkun asr. Comme certains ulama, ils disent « An yata'allaqa qalbuhu fi quwati jayshihi » Lorsque le cœur, il est quoi Attaché ici, raffermi par quoi Rassuré par quoi Par la force de mes soldats. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un de dignitaire, il a des soldats qui le protègent, des agents de sécurité. Et il dit Moi, je, je crains rien. J'ai des soldats toujours avec moi. J'ai toujours des gardes du corps avec moi. C'est les meilleurs gardes du corps. Alors, il y a des ulama, Il dit Ça, c'est quoi Chirkon Asra. C'est du chir qui est majeur. Tant que, bien sûr, la personne n'a pas oublié. Allah subhanahu wa taala. Si la personne oublie Allah azza wa jalla et qu'elle accorde toute la puissance, toute la protection, que ce soit dans cette chose ou bien dans toutes les choses, à autre que Allah subhanahu wa taala, elle ne l'accorde pas Allah azza wa jalla. Ça c'est sûr qu'on. Akbar, majeur, c'est clair, n'aime pas. Une personne qui a du succès dans sa vie, qui attribue tout le succès à soi-même, c'est quelque chose d'akbar envers sa propre personne. Une personne qui. a et et à soi-même Là, une personne qui a qui a beaucoup de succès dans la vie qui attribue tout ce succès à soi-même, OK Comme ça cru comme tu le présentes Haram, ça c'est shirk akbar, ça c'est coffre, c'est pour ça c'est mentionné dans le Coran toujours que ça c'est les quoi C'est les C'est l'attribut de quoi de, de toujours les exemples qui sont قَالَ إِنَّمَا أُوتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ Toujours les exemples de Qaroun et de, et de, et de, Toujours les kafirines, inimaginable, qu'un croyant, comme on a dit, même le plus faible, et ça on le connaît dans la vie, même le plus faible des mu'midines, il peut tomber dans des choses haram ici, dans ال اغترار, dans une forme de rafla, il est trop leuré par soi-même, il ne cite pas Allah Azza wa Jal Ase, oui ça arrive, et c'est haram, c'est interdit, mais pas au niveau de quoi de Al-Shirk Akbar parce que toujours, de temps à autre, il va te dire Alhamdulillah, moi Allah Azza wa il m'aide beaucoup. Moi, Alhamdulillah, ça en sait ou non Même ceux qui ont, entre guillemets les musulmans, pas pratiquants. Comprenez De temps à autre, il va Alhamdulillah, moi Allah. Parfois, il te dit, moi je suis trop bon, je travaille fort, je réussis. Et d'autres fois, il va te dire quoi Alhamdulillah, je sais que là il est avec moi, il m'aide toujours. Donc, ça on n'est pas, ça peut être interdit ça peut être haram ici parce que quoi c'est hertirar ou minnafsi c'est leurré comme on a mentionné ici, certains ulama ils peuvent dire ça peut aussi se rapprocher du shirk asrar shirk mineur voilà ça n'atteint pas le shirk quoi akbar tant que la personne quoi au fin au fin elle sait que sa dernière ligne de défense de protection c'est Allah subhanahu wa taala c'est clair voilà Нема, ширк, а сегаш е тој што го пешчимаја, на коги личи. Нема. Ви. Тој не може да се опише со една реч. Тој не може да се опише со една реч. Тој не може да се опише со една реч. Quand à là, et la dans non. Non, ça c'est faux. Cette réflexion est fausse. Si quelqu'un te dit c'est un quartier qui est dangereux, regarde, voilà. un quartier qui est dangereux. Qu'est-ce que je fais J'habite pas dans ce quartier. Pourquoi Parce que la peur ici elle est quoi Fondée. Si la me dit de, elle me parvient de personnes qui sont des des connaisseurs, qui connaissent ce quartier ou bien des Des, euh, je ne sais pas moi, des, des experts en criminologie qui connaissent bien la ville, ainsi de suite. C'est quoi C'est une peur qui est fondée. Sauf, sauf si j'ai une raison d'être, une raison particulière pour vivre dans ce quartier qu'Allah Azzawajal aime. C'est le seul quartier dans tout le pays dans lequel il y a un masjid. Vous comprenez Et Moi, je dis, je sais que c'est dangereux, mais je vais vivre là-bas pour prier dans le masjid. « Tawakkal ala Allah. Vous ah, pas de problème. Pourquoi Parce que là, il y a une justification justification sur une chose qu'Allah Azzawajal aime. Et de ce fait, je suis là pour Allah subhanahu wa ta'ala et je prends ce risque pour Allah Azzawajal. Lorsque tu prends un risque pour Allah Azzawajal, parce que c'est la seule façon de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en prenant ce risque, là tu dois plus penser maintenant au quoi Au Même si la peur est fondée. Regardez, on a, on a donné deux exemples tout à l'heure, deux exemples de différentes ayats. Premier exemple, on a dit que Moussa ﷺ a cbaa fil Madinat Khayfa, yatarqa. Il était dans la ville et il était quoi? Apeuré. On a dit à ce bien sûr, Moussa ya dabbillah, subhanahu wa ta'ala. Personne va dire Moussa craignait les gens, il craignait pas Allah. C'est clair. Est-ce que sa peur était fondée? Il s'est caché, il s'est évadé. Est-ce que s'est effondé Oui, c'est clair. C'est le Coran. On en a parlé plus tard. Le prophète wa sallam, et les sahabas. Anhu. Il y a l'armée. Il, il vient d'être... Quoi Il vient de passer par une bataille de Uhud qui était un désastre pour plusieurs Sahaba et plusieurs étaient blessés. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'Allah leur a dit après ça Est-ce que Allah leur a permis de prendre la fuite, de s'évader, de se cacher de peur de leur ennemi Non. Soit vous craignez Allah, ou vous craignez quoi Pourquoi C'est quoi la différence dans le deuxième cas Qui pourrait nous citer ici quoi? Qui pourrait nous dire c'est quoi la différence entre les deux cas Quelqu'un, a un croyant avec... Un ennemi ou des ennemis, il a peur et il a fui. Bien, des croyants avec leur ennemi, ils ont peur mais ils ne doivent pas fuir, ils doivent craindre Allah azawajal. Pur, plus. Donc la capacité est aussi l'obligation. Donc l'obligation entre autres définie par la capacité, mais aussi ici il y a le tachir différent dans le temps de Moussa alayhi salam et du prophète صلى alayhi wa sallam. Mais Moussa alayhi salam. Euh, Lui, de un, parce que c'était pas probablement dans son char à cette étape-là de son histoire, de un, et aussi parce qu'il était un homme tout seul contre Banu Israël, il n'a pas allé à leur faire la guerre. Vous comprenez Les Sahab après Ohun, c'est une armée, et Allah Azza wa Jal koutiba alaykumul qital wa huwa Lacombe, il leur a donné ici, quoi l'obligation de faire face à leur ennemi, le djihad fusabililah azawajal. Alors dans la situation de al-djihad fusabililah, la peur, elle est justifiée, la peur naturelle, elle est justifiée ou non? Oui, c'est la mort, c'est c'est euh, c'est des c'est des gens qui sont blessés, c'est c'est ok, c'est probablement plus atroce, ça fait plus peur que le gars qui court derrière toi dans dans la rue. Mais malgré ça, là, c'est quoi C'est une obligation. Et la seule façon ici de remplir à cette obligation, c'est de prendre ce, ce risque. Alors là, cette peur naturelle, tu dois la mettre de côté, tu dois l'affaiblir tant que possible et tu dois quoi La renverser avec la peur d'Allah Azzawajal et quoi La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair C'est pour ça que vivre dans ce quartier dangereux, non, c'est pas fondé. Mais si vivre dans le quartier dangereux, est dangereux, c'est parce que ah, ma mère, elle habite là, et c'est elle qui m'a dit viens habiter à côté de moi. Je suis malade, j'ai personne qui prend en charge de moi. Ok Alors je vais vivre ici, Walidati, pour prendre charge de ma mère et pour la satisfaire et ainsi de suite. Là, tu prends un risque qui est quoi Liwatjilazo. là, dès que tu rentres dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais Tu effaces les calculs de asbab. Vous comprenez, c'est pour ça. Tout à l'heure, j'ai dit prenez le ski occidental mais moins 10-15 C'est parce que c'est pour ce genre de situation là. Entre autres, c'est que dans certaines situations, dans notre din, des situations exceptionnelles, dans lesquelles qu'est-ce qu'on fait On enlève les les asbab. On enlève les asbab. Bien dormir, est-ce que ça fait partie des asbab ou non Lorsque, regarde, tu travailles, tu travailles, tu as une famille, tu as des responsabilités et tout. Donc, bien dormir, ça fait, des, ça fait partie de prendre des asbab ici, pour être en santé. Oui, pas de problème. Quelqu'un très occupé dans la vie. Voilà quelqu'un très occupé dans la vie, il dit « Moi, c'est les dix dernières nuits de Ramadan, c'est l'aylatul qadr, je vais un peu souffrir ». Je sais que je travaille le matin, j'ai une famille, ainsi de suite, mais je vais dormir euh, 4 heures, 5 heures à peine, faire une petite sieste. Ok, Je sais que ça va dur. Alors là, est-ce qu'on peut le blâmer? Non, parce que là, il est dans un cadre dans lequel il peut quoi éliminer une partie des asbes. C'est normal. Sunna du Prophète wa sallam, que lors des dix dernières nuits, wa salam, il faisait de son mieux. C'était le maximum de sa ibadah wa salam. Et les salaf aussi, ils ont fait ça. Alors, oui, c'est correct. Je vais un peu couper mon sommeil et souffrir un peu. Ok. Je vais même un peu couper mon commerce et avoir quelques pertes. C'est pas grave. Là, je compte plus en termes de asbab ici, tant que ça me fait pas bien sûr mal. Si c'est un mal qui est muhkak, si c'est un mal qui est garanti, ok. Ici face à quelque chose qui est moustahab, Qiyam al-Layn, là on va bien sûr prioriser ce mal-là pour l'éviter. Mais si c'est juste quelque chose qui va pas être agréable, ça va être dur, eh bien on passe par cette période, Inch'Allah Azza wa Jal, bi Allah subhanahu wa ta'atuh dans le ajar, Inch'Allah Azza wa C'est clair Allah. Euh, barakallah. Donc, قال بعض السلف سخطد علماء الزندي لا يجوز ان يقول توكلت على الله ثم عليك لان المخلوق ليس له نصيب من regardez les Arabes aujourd'hui dans les pays arabes, certains utilisent malheureusement cette expression tawakkelt aleyk ils vont dire tawakkelt aleyk comme ça je compte sur toi mais ils vont utiliser le mot quoi euh, tu prends cette enveloppe demain tu la prends à la poste pour l'envoyer tu dis inshallah je vais le faire alaik, non. Haram. Clair, Allah. mais là ils ont dit même certains ulama depuis les ancêtres ils ont dit même on peut même pas dire j'ai confiance en Allah et puis sur toi Vous comprenez parce qu'ils disent quoi le mot je, je sais que en français c'est pas la même chose je suis pas en train de dire que les, salaf, les salaf, ils ont parlé du mot confiance mais là Tu peux pas dire j'ai tawakkul en Allah et puis sur toi. Ils disent non parce que le tawakkul c'est une ibada il doit être seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un te dit j'ai confiance en toi, tawakkelt ta عليك. Alors là dans ce cas-là tu dois quoi le le corriger. Tu dis tawakkal ala Allah et confiance en Allah et moi je vais faire de mon mieux, c'est abdulu al-asbab insha'Allah. Oui. Нем, нем. Твокалте го. Са се, са се фо. Минал Манахи Аллах Диа. Ифојајме да изркам. Ифојајме да изркам еден што е, кој е пареј. Тоа е што може да оди во шеркот помал, во шеркот минор. Сад, дијагноза. Твокалте го. Кажи твокол на тоа. Нем. Твокол на Аллах Субхано и Таалас. Секој таулема, изонди, Même ça, certains ulamaïdes, n'en peuvent pas le dire parce que le mot tawakkul, ça doit être seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre forme ici à ne pas confondre avec le tawakkul qui est le tawkil. Tawkilul makhlouqi. C'est quoi le tawkil Vous l'avez probablement dans les notes. Tawkil, c'est lorsqu'on on, on donne une responsabilité à une personne tierce. Donc prends le tokeel, je te donne une responsabilité que moi j'ai, je te la donne. Je c'est comme la procuration de nos jours, comme un papier administratif. Je te donne le droit de vendre ma maison à ma place. Tokeel, OK, ça c'est pas rien à ré avoir avec tawakkul même si dans la langue arabe bien sûr les racines elles sont comparables ici mais ça n'a rien à voir avec avec la langue avec le tawakkul ici qui ybid amali alqulub qui fait partie des des actions du cœur. Taïb. parlons un peu de la question de l'asbab. Ce que les gens, ça veut dire quand on parle des gens ici, soit des êtres humains qui ont d'autres croyances que l'islam, ou des sectes, certaines sectes de l'islam plus précisément, parce que ça, ça fait partie de la question des asbab ici des causes, est relié au chapitre du qada entre autres, que okay? quand on parle du tawakkul, ainsi que les asbab On parle ça habituellement, les ulama, on traite beaucoup sous le thème de Al-Qadab. C'est relié à la question du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Alors, il y a des sectes, certains groupes de l'islam qui sont venus avec des idées un peu quoi un peu étranges pour s'y de la de al-akhd bil-asbab faire les causes en tant que tel bien sûr notre but ici c'est pas de donner une explication détaillée juste une explication sommaire parce que l'explication détaillée ça serait dans d'autres cours de aqida relié au qadari et ainsi de suite alors il nous dit ici, « qawmun asbab il y a certaines sectes et certains groupes qui rejettent l'idée de l'asbab alors ils disent Par exemple, ça c'est un, un, un exemple qui cite souvent une expression, ils disent al-ihraqu an wa nari que être brûlé, tel s'est fait brûler, il ne s'est pas ne s'est pas fait brûler par le feu, bil-asbab, à cause du feu. Ils disent, on peut pas dire ça. Il s'est fait brûler par le qadar d'Allah. On peut pas dire il s'est fait brûler quoi par le feu bil-asbab, OK Un peu extrême ici, un peu d'excès de zèle ici. Ils disent quoi Il s'est fait brûler là où le feu était. En présence du feu, vous comprenez Donc ils veulent en quelque sorte couper le lien entre cause et cause et fait le lien de causalité s'ils veulent, ils veulent l'enlever en, en pensant que ça c'est nécessaire pour en, en quelque sorte respecter le concept de Al-Qadr dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala l'autre extrême de l'autre côté il y a des gens qui acceptent les esbabs qui croient en les esbab, mais qui ne les prennent pas ne prennent pas les esbabs, ils disent oui les esbabs ça marche. Euh, Lorsqu'on voyage, prendre avec nous de la nourriture, ça aide. Mais nous, on va pas le faire. Parce que nous, on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent pour que le cœur ne soit pas attaché aux esbab. Et ça, c'est La croyance chez certains soufis, certains soufis des d'émoutaqaddimine, vous avez trouvé ça beaucoup dans les livres de Tasawuf et de Tazkiyat el-Nafs, purification de l'âme qui a été écrite selon les percepts ou bien selon les préceptes de Tasawuf. Alors ça parle souvent de cette idée-là de ne pas prendre les esbab, pas prendre quoi, les causes, pourquoi Pour que le cœur ne soit pas attaché aux causes, pour qu'il soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Le juste milieu, bien sûr, la croyance de l'ahle sunnati wal jama'a, L'aخذ c'est de prendre quoi les les causes les mesures mais seulement les asbab qui sont bonnes qui sont valides ça veut dire c'est quoi les causes qui sont valides c'est quoi une cause qui est valide comment la définir c'est une cause qui d'un côté elle est licite elle est halal donc les causes haram on peut pas les prendre on peut pas prendre une cause haram en disant que hey, il faut prendre des asbab comprenez on prend pas les causes qui sont haram sauf par nécessité par ainsi de suite, mais ça c'est habituellement détaillé dans le fiqh Ça demande une fatwa d'un alim qui te dit ok, dans tel cas tu peux prendre un sbeh. Mais juste prendre les sbeh qui sont interdites, alors ça ce n'est pas valide. On peut pas utiliser l'argument des sbeh. Pourquoi Pour arriver au fin en utilisant des moyens qui sont interdits. Vous comprenez Ça, c'est une erreur fréquente, surtout de nos jours, encore une fois, pourquoi À cause de la, la nature ou bien la culture matérielle qui domine le monde aujourd'hui. Ce n'est pas une culture mystique qui domine le monde aujourd'hui. La culture dominante dans le monde aujourd'hui, c'est quoi C'est une culture qui est matérielle, une culture de calcul. Alors, cette culture-là, elle est prédominante même chez les musulmans et plusieurs font cette erreur-là d'essayer d'arriver fin par des moyens interdits en utilisant l'argument de quoi Artbuben. Exemple typique quand cite toujours dans ce pays-là parce que c'est très super fréquent, ça revient toujours, c'est encore une fois, faire des projets ou acheter des maisons ou des commerces ou autre chose avec erliba pourquoi Pas par la nécessité réelle, Mais par quoi Par l'argument que il faudrait que les musulmans deviennent forts et puissants dans ce pays-là. Il faudrait qu'ils s'installent, qu'ils qu qu mettent leurs fondements et ainsi de suite. Sinon, tous les musulmans vont être quoi Vont être locataires. On sera pas puissant. Il faut qu'on soit puissant et riche, et influent, ainsi de suite. C'est acte bil asbab, la religion d'Allah Jalla, c'est l'acte. Non. Ici, si, ce n'est pas un sabab sarih. Ce n'est pas parce que sinon, qu'est-ce qui va distinguer entre nous et les autres Comprenez Parce que la prochaine fois le fraudeur va venir et va te dire la même chose. Il va te dire il faut qu'on soit nous les musulmans, il faut qu'on soit fort. Regarde, il y a plein de fraudeurs qui deviennent quoi, millionnaires. Même les, même il y a plein de politiciens, des grands politiciens, on les attrape après plusieurs années, ils ont fait de la fraude, mais tout l'est, il est devenu influent, il est devenu puissant. Vous comprenez Alors où mettre la limite Alors il faudrait qu'il y ait une limite ici, sinon ça va être quoi, suivre les Hawa Il y a pas ici de différence entre nous et entre les autres. Ça veut dire on n'a pas de principe ici. Donc les asbabs pour qu'ils soient valide, de un, faut il faut qu'il soit licite de deux, il faut que ce soit comme on a mentionné ça auparavant dans d'autres séances, il faut que ce soit un sabab qui est ma'koul qui a une illa, qui est raisonnable ok donc encore une fois euh, prier des morts, prier des tombes euh, ça, on a parlé l'autre fois de l'augure, suivre l'augure on peut pas utiliser ça comme sabab Que je ne vais pas partir en voyage ou bien je vais utiliser la couleur du premier chat que, vais, que je vais croiser, c'est ça ce qui va me permettre de prendre la décision aujourd'hui. Je vais amener un magicien pour qu'il nous donne plus de force, de puissance. Ça des asbes qui sont bâtés là. Donc, elles sont nawel jamah. Leur croyance c'est quoi Le juste milieu, c'est de prendre les asbes qui sont valides, tout en en même temps et antimadouhumallahiyuhahehu tout en en euh, tout en est en notre tawakkul notre euh, cœur qui est quoi lié à Allah subhanahu wa ta'ala pas aux asbab donc là c'est un niveau plus élevé que ce que proposent certains soufis que ne prend pas les asbab ne prend pas les asbab afin que ton cœur ne quoi ne soit pas attaché aux asbab non la sunna c'est quoi Prends les asbab et travaille plus sur ton cœur sur ta aqida pour ton cœur et soit lié à Allah azza wa jalla tu as pris les asbab et Ton cœur n'est pas lié au esbab. Vous comprenez Les ulama, ils parlent de ce principe Les ulama, ils disent que boycotter les esbab, délaisser les esbab, les causes, est une atteinte à la raison. C'est une insulte à la raison. Vous comprenez Si quelqu'un, il dit moi je, prends, moi je voyage comme ça, je voyage sans nourriture sans eau je vais voyager. Mon rizq est sur Allah. Ça c'est quoi? C'est une atteinte à La raison, Allah azza wa jalla donne l'âme. et ce, il va avec l'âme. La raison normale. Comment ça tu voyages mais sans sans prendre de mesures? Et prendre les les mesures en ayant le cœur qui est relié aux mesures qui est lié qui qui est fondé ou bien qui compte sur les mesures, ok? Que ça c'est une atteinte à quoi? À Ashara, à, à la religion, à la croyance. D'autres uléma, comme il nous cite ici, l'un des uléma contemporain Abdullah Said il va, il, il dit non non, il dit ça, ce principe il est connu chez les uléma, mais il dit on peut on peut dire encore ça de façon plus générale. Les deux c'est une atteinte à quoi? À la raison et au shara dans les deux cas. Comprenez Parce que Shah, c'est lui qui nous demande de faire confiance en Allah Azza wa Razmudul et en même temps de faire, de prendre les les Asbab. C'est clair. En passant, les musulmanes encore une fois, vous avez remarqué ça surtout chez l'ancienne génération, la génération de vos parents, OK? Nouvelle génération, c'est autre. Mais la génération de vos parents, c'est celle qui est prise entre entre deux mondes, entre deux océans différents. Ils ont encore les idées du passé, qui sont euh, idées de quoi euh, Culture tiers-mondiste. Donc, ne prennent pas les esbèbes, ne ne, comme on dit ici, partisans du moindre effort, font pas... Je ne dis pas que vos parents font pas, mais je parle de la culture qu'ils ont héritée, ok Dans laquelle ils ont été élevés. C'est quoi C'est la culture du bled, ne font pas les esbèbes. Prends pas les mesures, « Inch'Allah, Allah ma'ana, Allah il est avec nous ». C'est juste pour justifier un laxisme, une paresse. Dire « Allah, s'il est avec nous ». Et prie entre quoi La culture du monde dominant aujourd'hui, surtout s'ils vivent en Occident, eh bien ils ont un style de vie qui est occidental, ainsi de suite, qui est la culture qui est quoi Matérialiste, matériel, si. Rationnel, matériel, scientifique. Prie entre les deux. C'est pour cela que chez ces personnes-là de l'ancienne génération, vous allez remarquer que souvent, quoi bonne film fili quoi il y a il n'y a pas de il n'y a pas de pensée qui est homogène des décisions comment il justifie ses décisions comment il pensent ça passe comme il lis du co une fois il il pense comme ça une fois ils pense comme ça vous comprenez parfois il te dit ya khifou raviar tawakkal ala allah fa tawakkal ala allah faut... c'est pas nécessaire de faire prend prend les choses à la légère Et une autre fois il va te dire non non non il faut prendre les mesures il faut prendre la nouvelle génération maintenant non c'est autre chose ils ont grandi dans un monde qui est quoi purement aqlani », matériel tout on veut que tout soit justifié qu'il soit qu'il y ait des mesures qu'il y ait calcul qu'il y ait des ressources ainsi de suite طيب Euh, ça, il faut pas le mêler à la question de al-akhb al-asbab. Parfois, on va la lier à une autre question, la question de karamat ou aulia. On parler de ça dans d'autres séances. Les karamat, les pseudo miracles, car Allah azawajel il accorde aulia les gens qui sont pieux, ok. Mais alors, il y a des gens, encore une fois, parmi les Sufis ainsi de suite, qui ne prennent pas les asbab en attendant karamat ou aulia. Karamat, awliya ce n'est pas une norme. C'est une exception. Vous comprenez De ce fait, on y croit lorsque ça arrive. Mais on ne les attend pas pour l'avenir. Je ne vis pas dans ma vie, moi, en ayant mon cœur qui attend karam, un miracle qui va venir d'Allah Azza wa Vous comprenez Non, ça je ne le perçois même pas. J'avance dans ma vie normale. Tawakkal to'ala Allah, j'ai certitude sur Allah Azza wa Si karam arrive pour un wali, Avant moi ou autour de moi, eh bien, j'y crois. Allah qadir. Mais on ne programme pas sa vie, on ne prend pas ses décisions selon les karamat des awliya De un, de deux, même pour les karamat des de awliya voire plus encore, même pour les miracles, les les mardisat que Allah il a accordé aux prophètes et aux salihin, ainsi de suite, que même avec ça, il y a un, un, un, un quoi, un minimum de hâdîth, des causes. Allah azawajalla ليا موسى عليه السلام ادي الضرب بعصاكه البحر فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم الله عز وجل lorsqu'il a voulu que Moussa عليه et ce miracle là de pouvoir traverser au milieu de l'océan avec Banu Israil pour fuir Pharaon qu'est-ce que a de faire avec ta kad minimum de c'est ici Marie, allahoulahelem, Allah lorsqu'il a voulu la nourrir, c'est Marie, la mère de Jésus, allahoulahelem. Malgré ça, Allah c'est une quoi C'est une femme qui est faible, qui est enceinte, qui est affaiblie. Et malgré ça, Allah azawajal, il dit quoi ilayki alayki fait trembler ici la partie partie de l'arbre, nakhla, pour que quoi La rotab de forme de de date, kel tom. Par le grand de Allah subhanahu wa taala normalement une femme faible comme elle ne peut pas quoi faire vibrer un arbre et faire tomber ici les dates qui vont tomber mais Allah Azza wa jalla lui a dit de faire quoi le strict minimum, ce qu'elle peut faire et le reste c'est un miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala un autre hadith aussi connu « لو annakum تتوكلون على الله حَقَّ تَوَكُولِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَيْرَةِ Si vraiment vous aviez تَوَكُولَاً Allah عز و جل avec certitude, Allah عز و جل va vous donner, va vous donner le rizq riz comme il donne le rizq aux oiseaux alors quelqu'un pourrait quoi utiliser ce hadith pour dire regarde, si tu as vraiment تَوَكُولَاً الله, tu n'as même pas à travailler, ce qui est complètement faux parce que même le hadith lui-même il clarifie, c'est clair que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux est-ce qu'ils restent euh Tranquille, ils attendent le risque d'Allah Azawajal. Ils se déplacent. Mais Allah Azawajal le garantit quoi? Le risque. Il n'a qu'à se déplacer. Et le risque est garanti par Allah Subhanahu wa Taala. Donc là, il faut faire les causes. Bon, on entre à ici dans surah al maida Wa 'ala Allahu fatawkallu in kuntum mu'mineen. Assur Allah, ayez le tawakkul. Si vous êtes des croyants. Donc qu'est-ce que l'ayat indique de un? Elle rappelle ici la condition « in kuntum mu'minid » que pour être un mu'min, il faut avoir « tawakkul » à Allah Azza wa Jal. C'est l'une des conditions d'un iman. Et de deux, c'est le « hasr » ici, l'exclusivité. « Fa'alallah wa'alallahi fa tawakkalu »« Sur Allah, ayez le tawakkul. » Donc, ayez le tawakkul seulement sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est bien sûr dans l'histoire de Moussa, alayhi, de Moussa, alayhi salam avec avec son peuple « Un'autre аѓе апреса dans Сурат Ал-Амфал. Al Allah Azza wa Jal il dit Allah Azza wa Jal il décrit les Mu'minid au début de Сурат Ал-Амфал il y a une description ici des traits, des croyants les vrais croyants c'est qui Parmi eux c'est quoi Parmi les traits que Allah Azza wa il mentionne إذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم que lorsque Allah Azza wa il est cité leur cœur quoi tremble wadilat qulubuh tremble de la crainte d'Allah azza wa jalla mais aussi il yakununa ayat wa ala rabbihim yatawakkalun ils ont le tawakkul sur leur seigneur sur Allah subhanahu wa ta'ala et dans aussi dans les ayat Allah azza wa jalla ou par ici de l'autre description ici l'faida wa itha tuliyat alayhim ayatuhu que lorsqu'on leur cite Ле врхсе Даллах Аллаху Алям ќе агмантле нивиот иман, нивиот фоа. Доко Аллах Субханahu Wa Taala, ги за декрирале овие со салатите. Ју киму на салатите, и од кои ни разкнаваа јуфкун. Диден според Аллах Wa Taala. Диден Субханahu Wa Taala, олекоајкотоа е вреќна вера. Тоа значи дека има твој на Аллах Wa Taala, и дека има يقيمون الصلاه فالصلاه الديبونس لي زاكسيون عمل يا با دو ايمان صون صون عمل ونخرى ايه الله عز وجل الى الديو بروفيت صلى الله عليه وسلم يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين او توا لو بروفيت حسبك الله نصي حسبنا الله كون لي اكسبريسيون tous la formule حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل كيس كو سا فو دي حسببي الله Hasbi Allah Allah me suffisant ay anallaha kafika Allah il est suffisant pour moi ça veut dire n'ai pas besoin d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il cite dans la ayah ya ayyuhannabiy hasbukallahu wamanittaba'aka minalmuminin Allah il te suffisant et Allah il est suffisant pour ceux qui te suivent ça veut dire les les croyants les bons qui suivent le prophète sallalahu alayhi wa sallam comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa yuridun an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa dans notre ayah dans sourate at talaq ici dans le contexte du divorce le siyaq des ayats ça parle du divorce lorsqu'il y a un divorce qu'est-ce que les gens craignent entre autres la pauvreté OK pourquoi parce que je vais avoir un, un changement ici dans le système financier OK ça va avoir des conséquences c'est pour ça que dans ce bled ici dès qu'il y a divorce les gens courent les deux parties courent vers le juge les meilleurs avocats pour faire quoi pour se battre pour les enfants et pour l'argent pour le cash money Alors, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Кикак ila توakul sur Allah Azza wa Jal Eh bien, Allah lui est suffisant وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Et tout celui bien sûr, que Azza wa Jal il est suffisant pour lui, il va le protéger Son ennemi ne pourra lui faire du mal et aucun mal ne va l'arriver إن شاء الله سبحانه و Alors, important ici Est-ce que le mal t'arrive si tu as ta sur Allah? Zawd est-ce qu'il y a un mal qui va t'arriver? <coughs> non. c'est un mal qui est quoi? C'est une épreuve, c'est un test, c'est un mal qui est c'est le mal normal de la vie. Comme quoi, quel al Atash al Har al Il y a pas dans, dans cette vie du bas monde, il y a pas dans la nature de cette vie du bas monde une vie sans mal. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Même pour le meilleur des croyants, même si tu as ta culture d'Allah au même si Allah subhanahu wa taala te protège, il y a un mal qui fait partie de quoi de la nature de la vie. Que lorsqu'il lorsque ça fait froid, lorsqu'il fait froid, tu vas avoir froid. Lorsqu'il fait chaud, tu vas avoir chaud. Tous tous les êtres humains comprennent que ça c'est l'aql, c'est juste la nature de la vie. Alors la même chose ici. Il y a d'autres choses, d'autres formes de haine de mal, comme ça, qui font partie de la nature de la vie qu'on ne peut pas changer et que ce n'est pas parce qu'Allah, Azza wa il ne t'aime pas ou bien il ne te protège pas. Non, c'est la nature de la vie. Comme le fait d'avoir des ennemis, comme le fait d'avoir des gens qui ne vont pas t'aimer, qui ne vont pas être satisfaits de toi, qui vont te dire des mots, qui vont te blesser. On le voit dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa c'est arrivé quoi à des centaines, des milliers de reprises dans sa propre vie à lui, alayhi salatu wa al-salam donc, quand on dit Tawakul Allah Azza wa Jal, il ne faut pas s'attendre que Azza wa Jal va te donner une vie qui n'est pas une vie humaine, qui sort de Hayat Dounia, toi tu as une vie qui est spéciale qui est sans mal, non Allah Azza wa Jal, dans cette vie du Bama, nous a créé avec une vie que dans sa nature il va avoir des des épreuves. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te protège filma'al à la fin, Allah azza wa jalla il te protège au sommaire de chaque épreuve, il te protège de quoi De de la mauvaise fin de cette épreuve. Aqibatouha khayr, toujours la fin de chaque épreuve, ça va être bon pour toi incha'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu y'a tawakul sur Allah azza wa jalla Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il nous parle de hasbunallahu wa ni'mal wakil, de cette fameuse formule has il nous montre à quel point elle est tellement importante elle est tellement noble il faut la connaître et la répéter et la dire souvent il ditbrahim ibrahim a dit cette parole lorsqu'on l'a jeté dans le feu lorsque son peuple ils ont voulu ils ont voulu le punir ils l'ont jeté dans le feu il a dit quoi Hasbunallahu Аллаху ni'mal wakeel ladhi hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hina qala hina hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa jamaa an-nas jama'u lakum les gens ton ennemi il s'est mobilisé avec un grand nombre contre toi alors qu'est-ce qu'il a dit ali sura salam hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya allah subhanahu wa ta'ala il a protégé le prophète ali sura salam tout comme il a protégé ibrahim alayhi salam donc ces deux prophètes ces deux nobles prophètes d'allah subhanahu wa ta'ala nous montrent ici Que cette parole « Hasbiyallahu wa ni'mal wakil » c'est la parole d'excellence à dire lorsqu'on est « fi ash-hadah » et ça veut dire « dans les temps de, de détresse surtout envers un ennemi qui menace la personne » et là tu peux dire « Hasbiyallahu wa ni'ma » al-wakil, bien sûr, tout en prenant les esbab, quand on dit has al ça veut pas dire qu'on va pas se protéger contre l'ennemi, si on peut se protéger contre l'ennemi, comme le prophète wa, il l'a fait, alors là, il faut le faire et pas seulement se contenter de dire la parole sans prendre les esbab en tant que tel. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Fadal. Non. ça c'est dans ce l'histoire dans, dans ici de, de l'Uhud okay. après la bataille de l'Uhud comme on a parlé tout à l'heure c'est lorsque Abu Sufyan avant qu'il entre dans l'islam lorsqu'il était boucheric il est passé par il a envoyé une menace au prophète sallallahu alayhi wa sallam En lui disant à toi et à tes compagnons, quand s'est mobilisé ici, en un une grande armée. On se dirige vers vous maintenant. Pourquoi Pour vous, pour vous effacer, pour vous exterminer. Parce que les Sahaba, ils ont été défaits dans la bataille de Uhud, mais là, il veut revenir. Mais il veut quoi Exterminer les les musulmans. C'est bon T'aïb. Euh, Je voulais qu'on parle ici de la balance entre le khawf et le raja, mais Inch'Allah Azza on va la laisser à la prochaine séance, bi الله subhanahu wa ta'ala. الله wa sallam wa baraka ala abina Muhammad wa ala alihi wa